Jadoule. Faut faire le plein de bonne humeur. Hey, ça tomber en vous êtes à l'heure. Dès 20h c'est direct. On va rire, ça sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bonnes t'lire ça, on leur fait confiance durant 2 heures sans une prise de tête et on parti en délire ensemble. Jadoule, jadoule, jadoule. Tous les mercredis. Jadoule, jadoule, jadoule. Dans la trappe, Jadoule, Jadoule, Jadoule. Jadoul. Tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule dans la trappe. Three, two, 20h 22h. La trappe avec Jadoule. Écoute son équipe sur Kayf. Waouh. Bonjour, bienvenue, on est euh, mercredi, si c'est bon, là, vous voyez, dans les jours, mercredi. Normalement, oui, on est, est bien ça. mercredi, Ouais, je pense. Attendez, il après le mardi euh... Ouais non, mercredi, ça, ouais, ça commence par mer... Okay. Ouais, si, c'est ça, c'est mercredi, je pense. Ouais, euh, ça commence aussi par le même mot que je me dis quand je vous vois. Mais bon <rire> C'est sympa. <rire> oh, ça va, on rit, on rit. Oh, je ris. Euh, D'ici quelques minutes, on va avoir plein de séquences incroyables qui vont arriver pour démarrer cette émission, pour finir un peu votre journée. Peut-être qu'elle a été un peu maussade, nous, on est là pour vous changer les idées. Il faut savoir aussi qu'on aura plein de nouvelles séquences on a beaucoup de surprises on a retourné toute l'actu euh, qui ne nous a peut-être pas fait sourire ces derniers jours mais nous on est là justement pour en rire et pour essayer de passer du bon temps je me suis bien entouré ouais, j'ai pris euh, à côté de moi euh, est-ce que ça fonctionne une soupe au ça fonctionne <rire> on a plein de choses pour vous euh, Maeva, Kix, toute l'équipe est là et oui bonjour bonjour euh, avec, avec nous aussi bonjour c'est Chantal Gaugard donc l'équipe est au complet <rire> la Trappe c'est votre rendez-vous du mercredi soir Pour vous changer les idées en plein milieu de la semaine euh, Tout le monde a ses papiers Bah oui bien sûr Oui il faut Bon parce que je vous fais découvrir quand même la vidéo indispensable de ce début de semaine Bon ici vraiment une petite vidéo pour vous expliquer ce qui m'est arrivé Voilà il y a eu un petit contrôle de police parce que c'est le week-end Et qu'en allant au magazine moto je me suis fait contrôler Ils ont vérifié mes papiers et malheureusement je n'avais pas vu que mon... Comment Comment Comment Vous avez une idée C'est la suite, non Pas non. du tout non. Bon, bah, la suite, ça. Je n'avais pas vu que mon permis n'était plus à jour. Les communes ne préviennent pas. Donc, vérifiez bien votre permis de conduire. Mmh. Vérifiez bien si votre permis... Maëva, ton permis de conduire Oui, oui, il est tout à bien. Tu l'as Bah, euh, oui. Bah contrôle de papier <rire> Il est tout là-bas Il est tout là-bas Oui. Ah bah il faut l'avoir pas de, soi, pas de euh, Ça c'est refus d'obtempérer ouais. Kix, plaque là au sol <rire> Non non mais putain t'as rien écouté Maëva Il mais faut contrôler ton oui, oui. permis de conduire Non oui. mais c'est important Moi il est périmé d'un mois et demi, donc résultat ça m'a valu une amorte et si mon permis n'aurait plus été valide depuis 6 mois, on pouvait embarquer ma voiture Un crac dedans comme on dit hein, euh, oui. Bon, euh, je ne savais même pas qu'il y avait une limite sur les permis hein. Donc Vérifiez bien vos permis de conduire Allez dans votre portefeuille Prenez votre permis de conduire Et regardez, je vous montre tout de suite Bah oui, comme on voyez. est trop con, Il nous fait un petit tuto <rire> <rire> Comment prendre son permis de conduire dans son portefeuille Donc regardez bien, vous voyez Il est périmé Donc vérifiez bien Euh, sur votre permis de conduire hein. ah ça valait la peine de retourner la caméra bon c'est tout donc vérifiez bien vos ouais. papiers de voiture votre permis tout On ne sait jamais. Voilà, on a compris, on a compris. Euh, ouais. petit, voilà, petite vidéo, vite fait bien fait. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Ouh allez, allez, allez <rire> Mais non, certainement pas. <rire> Comme quoi, il en faut pas grand-chose pour faire une vidéo YouTube. Hein. Ah là là. On peut se lancer avec trois de Alors les sacs poubelles, euh, comment faire Vous prenez des détritus. Il y a moyen de tout faire. Allez, on va présenter l'équipe de ce soir. Si je vous dis... Et les cloches, c'est parti les cloches Pour les salopes Et toi, tu es une salope Non, je suis une salope Viens Bonsoir Maïva <rire> C'est une blague <rire> Non mais on est là pour toi, on veut te soutenir Tu te rends compte qu'on veut te faire démarrer 2023 avec des habitudes saines Alors avant de partir, on n'oublie pas que Le tabac c'est à vous, vous on Bonsoir Maëva Bonsoir, bonsoir. J'aimerais déposer une petite plainte parce qu'au début, quand tu me disais bonjour, c'était vraiment tout mignon, tout gentil, plein d'éloges, et maintenant, je... voilà, je... Oui, mais ça veut dire que tu t'es bien intégré à l'équipe. <rire> je va, pense. Le, on est tous passés point, par là. Bien, bon, t'as compris, bien. Maëva, on répète tous ensemble. Le gavre, c'est <rire> à vous, on en viendra tous à vous Sans transition, bonsoir Kix Bonsoir ouais, Eh ben oui, j'ai fait une petite transition, oui. <rire> oui, au fait, aujourd'hui, je sais pense que t'as vu, c'est l'anniversaire de Volodymyr Zelensky. Vladimir. Oh non. Volodimir. Ah oui, oui, parce que... Vladimir Pour faire la vaisselle. Non <rire> Vladimir pour faire la vaisselle Voilà, vous avez compris, des calembours, des blagues ce soir. Hein. Tout est prévu dans l'émission. On a deux doigts de faire un tir sur mon doigt. Je pensais que tu allais nous parler de... Bah tu sais, ah, l'anniversaire du jour. Euh, Clara Morgan quand même. C'est pas toi qui avais pris quelques photos d'elle mais enfin... Bah, quoi Ça va, oui, bah elle est habillée. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Bon, hein Ouais, euh, ouais, habillée Oui. Clara Morgan On ne devait pas démarrer l'émission d'abord, non Oui, c'est Tu fais bien de le dire, on a plein ouais. de choses <rire> qui arrivent On va rejoindre un nouveau YouTuber d'ici quelques minutes Et on va faire un top des métiers pour 2023 Ça va être génial et plein de surprises arrivent On va bien se marrer ce soir, merci de nous avoir choisis Voici Arka, on est en direct sur KIF jusqu'à 22h Je suis pas trop Maëva, d'ici quelques minutes on va parler de quoi Du fait que les intelligences artificielles veulent gommer les accents Ça t'a fait une grosse soirée hier, ça s'entend. <rire> Urban musique non-stop, c'est bien. Les délires de l'attrape en plus, c'est mieux Ah ouais. Mais wow. 20h, c'est Jadoul sur Caïef On a pour vous maintenant dans le portoir de la semaine euh, Astile TV, vous le connaissez Pas du tout Non, bah ça tombe bien, bien C'est un vidéaste euh, bruxellois, il est parti dans la rue Et on s'est dit qu'on allait vous faire découvrir son magnifique micro-trottoir Nous avons posé quelques questions à certaines personnes par rapport Oui, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de montage vidéo Rires Ce soir, nous avons un nouveau sujet. Qui sauveras-tu C'est ta maman et ta femme et ton frère. Ils sont en train de se noyer. Nous allons voir ça tout de suite. Mmh. Wow, gros entrain. Alors, je vous explique. En gros, la vidéo, c'est un bout à bout de tout ce qu'ils ont tourné dans la rue. Okay. Et ils ont mis ça en ligne, comme ça, sans montage. Magnifique. <rire> bon, on rappelle le thème avant d'écouter la première réponse qu'ils ont recueillie dans la rue. Que feriez-vous Et qui sauveriez-vous de la noyade euh, bah, je crois que je choisis ma femme parce que c'est celle qui a le plus de chances de de, de rester le plus longtemps en vie et comme ça on va créer des, des enfants et ça va être chouette ouais. donc là et... elle était à côté de lui ou... c'est ça on a, on a un mec romantique qui veut créer des enfants j'avais jamais entendu fabrication. ça dans ton et puis après vous avez la meuf qui s'en fout complètement de son couple ah bah sans hésiter ma mère Ta maman Ma maman, ouais. Tu la stas embêtant mari Oh, ça c'est certain Bah oui, ah il y a de l'amour dans l'air Ça fait du bien Oh, trop bien Vous dans l'équipe, vous sauveriez qui mais je, mais je suis célibataire, donc ma maman. Oh, c'est trop mignon Et Kix En vrai, en vrai, je dirais ma copine, parce que c'est vrai qu'on est les plus jeunes. Non, en mais soi, c'est... Et... Non, mais... non Non, ta copine, c'est pas ça. Non sérieusement, mais vu qu'on est les plus jeunes, en soi, ceux qui vont vivre le plus longtemps pour l'instant, en théorie, sauf s'il y a d'autres soucis, Donc tu vois, Je regarde une série qui me fascine en ce moment sur Apple TV C'est un truc où il y a un hôpital qui est coupé d'électricité Ils doivent choisir qui ils gardent en vie ou pas okay. et, et je trouve que le dilemme est fou parce qu'ils hésitent entre les vieux et euh, les nouveau-nés pour euh, la vie future Et ça rejoint exactement le débat que tu viens de, tu viens de soulever bah, En soi, ça paraît plus logique dans ce sens-là, même si c'est vrai que... Tu choisis ta copine bah, En vrai, on, préférait... on essaye de sauver tout le monde, c'est mieux, mais... Tu choisis ta copine oui. oui Et toi toi tu ne seras jamais rentable comme garçon <rire> non, mais non, mais euh... c'est parce que sa copine écoute et pas sa mère à mon avis. <rire> Oui, il y a peut-être plus de ça aussi j'ai pas de message c'est ouais, <rire> Bon bah lui euh, dans la rue hein, je vous rappelle que c'était un micro trottoir qu'on est en train d'écouter lui il sauve pas du tout sa mère première fois ouais. mon maman Oui, tu as juste une, une seule. Euh, oui, bien sûr, mon maman. Mon maman, donc c'est entre son père et sa mère, hein, on ne sait pas trop. <rire> et comme notre reporter pense que tout le monde est marié, hein, il demande toujours « et ta femme, et ta femme ?» il a questionné ce monsieur sur son épouse. « Et ta femme, tu vas laisser ah, oui, euh, oui. ?» Oui, pourquoi pas. On m'informe que le micro d'Asile TV vient de rendre l'âme. Jadoul, dès 20h sur Gaïf. D'ici quelques minutes, le top 3 des métiers à faire en 2023 et on va faire un nouveau jeu, le jeu du texte. Ça vous avait beaucoup plu il y a deux semaines, on va ah le refaire oui. avec euh, un, nouveau un nouveau thème, un nouveau sujet. Je me demande ce que ça va être, mais tout le monde va s'y coller et on verra qui sera le plus drôle. Ah, trop le plus efficace <rire> à faire, à suivre. Et si on écoutait De week-end oh oui, Ah bah oui, Parfait, fabuleux. Super frais ce week-end, ça fait du bien de l'écouter ce soir. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Je ris déjà parce que je viens de prendre en main la séquence qu'on fait maintenant. Oui. Attends. Une, deux, trois, quatre pages oh là là là là. écrites à mon avis en Arial 7. Avec à la fin de ce grand monologue un truc où c'est écrit « Bonne lecture de la Bible ». C'est sympa, euh, ils ont pensé à tout C'est bien parce qu'on a fait une réunion début de semaine Pour dire qu'on devait faire plus court les séquences Je vois que ça apporte ses fruits Bravo, on va faire le top 5 Même des métiers à faire En 2023 Donc c'est le début d'année, le moment de changement pour beaucoup de gens qui se disent « Tiens, je ne me plais pas à mon taf, qu'est-ce que je peux faire ?»« Qui rapporte de l'argent, qui m'épanouira et qui sera cohérent avec les métiers de demain ?» Justement, on a fait le récap pour vous. Euh, on a 5 points et les, les sous-points, parce que vous savez, c'est comme si je dis « agriculteur ouais, ». Ils, oui, ils ont bien quoi, noté. Ouais. Quoi « agriculteur » <rire> Justement. En numéro 1, on a le « cloud computing ». J'ai l'impression d'être. Vous savez, chez Proximus, quand t'as des gens pour des fonctions, et on comprend jamais. c'est quoi toi Moi je suis Head of euh, Cloud Computing. Ça veut dire quoi bah, Je fais du café et puis après je vais nous proposer la... des abonnements en fait C'est ça. Alors, Alors nous non, avons le cloud computing, nous avons également. Dans le cloud computing, comme dit Kix, <rire> On a ingénieur en fiabilité de site, donc euh, développer des logiciels et tout, d'après ce que je comprends. Ingénieur en informatique dématérialisée. Okay. Euh, consultant cloud. Responsable Dev OPS euh, Dev OPS, ça signifie Professionnel spécialisé dans le, déploie dans le déploiement Et l'exploitation d'applications Basées sur le cloud oh, C'était plus court avant Bon, Pour la, la 3 quart des gens, on va, on va essayer de le faire en français oui. Il est derrière un PC Voilà <rire> Ça c'est en numéro 1 des métiers à faire en 2023 On a aussi non la création de contenu ben, oui. Bah oui ah, non, non. Euh, si, Ma Mais des... un... il oh, y, y en a non. déjà trop non <rire> Des gens qui font euh, du contenu bah ouais bah on a créateur de vidéo on a content manager donc euh, le rédacteur des contenus hein, pour le web et on a euh, content lead donc euh, à mon avis le chef de la personne qui supervise euh, celui d'avant <rire> oh, la vache c'est bien résumé cette <rire> séquence euh, sinon en 3 on a la data intelligence et l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place oui, euh, dans nos vies justement on va ouais, en parler, parler ma... après non. oh là là je l'avais vu il y a des liens oui. alors qu'on se parle pas même pas c'est <rire> pas fait exprès <rire> <laughs> <laughs> no, shh. On va faire croire que c'est fait exprès ah oui, Les gens vont se dire C'est des malins Et on va se dire hein, Et, et oh, oh Ça rigole pas ici euh, Donc dans l'intelligence artificielle On a les consultants Les personnes qui sont impliquées Dans la, la, la gestion des projets Généralement l'intelligence artificielle On la crée pas pour le plaisir C'est des ouais. clients qui la commandent Pour par exemple Vous savez sur les sites Quand vous êtes sur un site internet Pour acheter des, des trucs Et ouais. qu'il y a un chatbot Un moment qui arrive Pour vous dire Tiens Ne seriez-vous pas en train de regarder ça Pour peut-être acheter ça Parce que vous comptez faire ça dans la vie ouais, Pour oh, influencer Ouais Ouais. Comment tu sais ça Le gars est dans mon salon C'est l'intelligence artificielle justement Et donc euh, ça arrive en numéro 3 de notre classement Et dans ce numéro 3 on a donc tout ce qui est big data euh, Analytics Donc euh, les, les, les statistiques Et euh, le business intelligence Donc la personne qui planifie, qui coordonne Et qui supervise toutes les activités liées à la conception D'accord. Voilà, c'est le, le mec qui fait les tableaux Excel. <rire> en numéro 4, on a évidemment le marketing, ça a une place euh, super importante euh, de nos jours avec euh, le marketing Grow Hacker. C'est <rire> un professionnel du marketing spécialisé dans le développement rentable du trafic via le contenu des canaux de distribution. Grow Hacker, c'est pas euh, GROS. Non, non, non. Ah, okay. Growth. Ah ok, ok. Mais il faut le dire avec l'accent, ce que j'ai <rire> jamais réussi à faire. On a aussi le euh, consultant en marketing digital, on a l'expert CEO. Et alors ça, c'est super intéressant. Euh, l'expert CEO Iglo, il fait des fichiques. <rire> non, non, CEO c'est en fait le mec qui s'occupe d'être en première position dans les résultats Google. Ah ouais, il y a un métier pour ça, évidemment Et euh, on a consultant digital aussi Bon bah voilà, vous savez à peu près ce que c'est Et en numéro 5, on a la gestion des ressources humaines Parce que derrière ça, c'est bien de gérer les machines Mais il faut aussi les humains qui les font tourner On a recruteur IT, donc le mec qui va chercher des techniciens et des spécialistes okay. Il y a talent acquisition. Putain, ils ne peuvent pas écrire la métier <rire> en français Ah mais ça fait mieux en anglais hein. Ouais, c'est ça. ça Ça donne un petit côté chi. C'est comme ça me rend fou J'ai des gens qui m'envoient des mails tous les jours I'm the Oh <rire> non, t'es producteur mec. Uh, I'm uh, producteur. Head of video. <rire> Les mecs, uh, sans déconner. <rire> mais non, mais Thuri, mais dans ce milieu-là, c'est souvent... Oh, surtout le marketing, je pense, et souvent, ils parlent ouais. beaucoup en anglais. C'est vrai, c'est quasiment obligatoire. Uh, Est-ce qu'on peut continuer le show Oui. Yes. Yes. Yes. Excuse-moi. <rire> uh, Human Resource Business Partner. <rire> ah, je vous rassure, ils l'ont abrégé pour que tout le monde comprenne. HRBP. <rire> Ah je suis HRBP moi cher dans ma vie. Ça veut dire quoi ça Ça ça veut dire personne qui travaille avec des équipes. Ah, merci merci pour la définition Et <rire> <rire> dernière on a un euh, responsable RHP Rationnel. C'est tu sais quoi Non. Je pense que cette séquence, on l'a mal appelée. Ce n'est pas le top 5 des métiers d'avenir, c'est le top 5 des métiers qu'on ne comprend pas. <rire> pas loin, pas loin. Je que personne ne l'ait fait. Bon, d'ici quelques minutes, justement, on va faire notre jeu du texte. Ça va être fou. Toute l'équipe va essayer de reproduire un texte avec une voix particulière. On va bien se marrer, ça oh, va oui. d'ici quelques minutes. Et Merde. on a également la minute tactile de Maeva. C'est le moment où on retire tous nos t-shirts, elle nous palpe. Et... <rire> Non, elle va nous parler de quoi Mais de, de l'intelligence artificielle. Mais, mais pourquoi Mais bon Ça fait deux fois 19. que tu me demandes et deux fois que... En fait, je crois que c'est intelligence artificielle que je n'arrive pas. C'est trop... C'est parce okay. que tu es as assise à côté de moi, je pense. Oui, c'est ça. On a changé de place, du ah. coup maintenant je suis assis à côté de toi. Va-t'en. Voilà. Non, mais tu sais mais... quoi On va te prévenir dès qu'on va te donner la parole. Comme ça, tu prépares ta bouche à l'articulation. D'accord Mais je m'y étais préparée. Attention Maëva, on va bientôt te demander... Mais, bah c'est à toi Je vais parler de l'intelligence artificielle, justement, et euh, du fait que ça peut gommer euh, les accents. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Mais euh, les plus gros accents Mais oui, voilà ça Et on pourra tester Eh ben non Merci <rire> Allez <rire> C'est super Voilà On se retrouve juste après cette petite page de pub La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falmini... Fal Falminioul Vous habitez la région mons et maximum 125 000 km. Votre état de santé nécessite des soins quotidiens ou occasionnels. A votre service un blogopède. Vos brodigues avec douceur, compétences et expérience. Tout type de soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7. Reprogrammation moteur pour booster la puissance. Diagnostic complet de la motorisation. Régénération filtre à particules. Conversion pour carburant, gourde, thermo. Boitropa, bio, éthanal. Travail soigné, une tarification sympa. Agré-Région-Hellen, un conseil utile. Mémorisez dans votre répertoire paramédical le 0484-260-97-77-40-63. Mais encore, 94-69-45, 64-36-62 et le 04 635. Ce sont les numéros d'appel, alors go, go, go La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul Fal Fal Fal à payer le courant. Merci. Et je me demande toujours comment ils arrivent à trouver des gens qui payent de la pub là-dessus. Bon. <rire> le 20h à 22h, c'est la trappe sur Kayef. Et vous bougez pas, hein. on écoute Niskay, juste après on fait le jeu du texte. On est bien là. Oh. On est du tordu. Ah, oui. Je retiens une chose, il faut pas le faire quand on le... n'a pas le flair. Ah C'est ça qu'il a dit. Ah, ouais, ouais. La trappe de 20h à 22 h Avec Chadroul, Chadroul, Chadroul sur KIF. Le retour du jeu du texte, je sais que vous l'aimez celui-là. Cette semaine on se fait plaisir. Ah je vous le cache pas, le jeu du texte consiste à reproduire. Allez, tu sais ça, ça bah, génial Allez Voilà, un forain, simplement C'est le but de la séquence Donc euh, je vous rassure, on a quand même amené un peu de fond hein, Des informations euh, Un forain a été interviewé Pourquoi Ils ont tous cette voix Alors la voix de Forin C'est une voix qui est hyper dynamique Qui est au micro Et qui paraît nasillarde. Donc elle paraît nasillarde Donc c'est euh, par exemple euh, Non vous en voulez plus hein, Accélération Voilà C'est ce genre de, de ton là Qu'on entend au micro Et qui peut souvent être caricaturé en fait, Non non alors <rire> cat cat Catherine <rire> est raturée. Jamais Chez, Chez nous <rire> Jamais <rire> Donc on disait voix nazillarde Elle est nazillarde Parce qu'en fait Une chose C'est que les Forins parle Alors, en général, il prend 8 heures dans le groupe par jour, parce que fête foraine, c'est pas à que l'attraction où on a une entrée et ensuite on peut faire tous les manèges pour le Le finisseur choisit ses manèges, donc ça c'est ce qu'on appelle la tenue de manège, et il faut également mettre ça, une ambiance sur le manège, et pour ça il faut faire crier les gens. Donc il faut avoir un son audible, au micro, et il faut avoir une voix dynamique. Donc c'est une manière de poser sa voix, c'est un vrai métier Oui, ça attire les gens en fait. Oui, c'est ça. Bon, on va décortiquer le principe de cette voix. C'est deux types de voix, c'est un parler et c'est une voix à effet. Donc le parler, ça sert à toper les clients, à interpeller. Et la voix à effet, c'est pour faire parler le manège, c'est pour amener de l'ambiance, c'est pour faire vivre le temps de manège. Ok, donc on a tous les ingrédients nécessaires pour normalement réussir cette séquence. Parce que c'est vrai que si on le faisait avec une voile d'hôtesse de l'air, ça ne fonctionnerait pas par exemple Observez les instructions d'entretien fournies par le fabricant Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose euh, On va faire cette séquence, mais pas avec un texte de forain Mais avec le mode d'emploi d'une machine à laver Bosch, série 2 <rire> WAI 2481 ff euh, Et c'est les précautions d'emploi et le premier démarrage de la machine à laver Qu'on va faire euh, dans ce jeu Donc on disait, avec une voix de thèse de l'air, ça donne mmh. Observez les instructions d'entretien fournies par le fabricant, notamment les indications des étiquettes. Respectez les symboles d'entretien, les textiles, sous peine d'abîmer du linge. Les lainages, 100% laine ou moins, doivent, être portés, doivent porter pardon, la mention lavable en machine. Ok, d'accord. Donc euh, à peu <coughs> près sans les bafouilles, vous avez compris ce qu'il faut faire. <rire> <rire> oh, est marre. On va essayer. Euh, Kix, tu veux peut-être démarrer Oui, vas-y, j'ai... Attendez, je je faut chauffe, il faut qu'on se chauffe. Avec hein. ou sans bafouille Attention au départ Est-ce que tu te sens prêt tu peux, tu peux choisir ta musique de fond, tiens, est-ce que ça, ça te va non. non Pas fan pas Ok, fan. pas fan C'est plus dynamique Tu démarres au quart de tour ah hein, bah je, te oui. mets, je te mets les effets et je te mets la musique et okay, tu démarres Ok, au... et 3, 2, 1, vas-y on <rires> on C'est un bon de politique. Souvenez-vous de l'urgence. Dans le noir. Dans le noir. Dans le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 Attention, il va l'en faire. Vous n'avez pas dans votre lave, le lâche les articles de l'âge d'étendue. Ne l'avez pas de merde. Putain, qui se concentre-toi Attention, attention Ne l'avez pas dans votre larière, je les article de je t'ai pas ou tes chimiques, c'est piloché Ouais, il a réussi La charge prescrit C'est bon, arrête-toi, arrête-toi, je te retarde les effets, c'est bon. Ça va en fait. Confisque. Ah non T'es... J'ai eu en sueur. Vas-y, essaye toi, on va voir. Moi Bah oui, attends. Non, non, non, non, arrête, c'était déjà long pour le son. Moi je veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Allez Je ferai non, non. Allez, vas-y, c'est moi qui choisis le son. T'es prêt Allez, vas-y. Tu veux mettre les effets Ouais. Allez, c'est bon. La boche, la boche, deux, deux, aille, levez, levez, deux, quatre, deux, zéro, zéro, zéro, Il est fou Tu suis, tu suis, arrête Température père attention, attention, attention. Ah la gestion ton père <tousse> dur, ton père dur. Ton père Et le couleur avant de le Mais pas dans notre garde les exercices de pompes, tourner aux échauffer car j'ai toujours le souffle chaud. Et bientôt aussi c'est bon. Bon. c'est bon, j'arrête. Rose euh, toi là parce que ta voix à mon avis. Euh... <rire> oh putain, c'est juste du... Ça va niveau ouais, <rire> voix, tu tiens le coup Et il faut, il faut me couper ça parce que sinon moi je fais toute la soirée et... il va partir en ah, bas. Alors, je dis pas que physiquement je pourrais tenir jusqu'à 22h comme ça, mais je pense que comme on me dit par SMS, là, dans une autre vie, j'étais fort. De 20h à 22h, c'est la trappe sur Gaïef. On pourrait faire un truc un peu sérieux plus tard. Qu'est-ce qu'on fait Maëva après euh, Une petite séquence, un minute tactile. Probique. Allez, oui, parabois. Prenez vos places, on vous attend pour un tout prochain débat. Bon. arrête, arrête stop, tout stop, maintenant. Arrête <rire> Ça va être confisqué. On ne fait plus les choses. C'est fini, fini. Ah d'accord. <rire> L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. J'ai une bonne nouvelle suite au naufrage de la semaine dernière. On a revu complètement le concept de l'interview... Euh, non, de... Oui, c'est ça, c'est ouais. la séquence de maître. FaceTime. <rire> <rire> ça va <rire> Non, oui, non, pardon. Euh, je suis encore la... dans l'émission. <rire> oui, ah, t'es là ah, ah. Oui, euh, de euh, Le FaceTime a changé de concept. Oui. Euh, ce sera un jeu maintenant. OK. D'accord. Tant mieux j'adore les jeux. J'ai vu dans le regard de Maëva, j'en ai rien à foutre. C'est vous qu'elle est en jeu pas du tout. Moi j'étais à fond avec Kix pour lui dire que ça allait aller, cette séquence, qu'il pouvait y arriver. Allez, le tout. On va vous avouer, le problème de Maëva aujourd'hui, c'est qu'elle a encore trop un prétexte pour faire la fête. Mais Elle nous a fait tes suicides, le nouvel Sinon elle s'est mis la gueule à l'envers Mais dis Elle a aujourd'hui Elle est en train de Mais pas du tout c est, c est, voilà. Tu m'as demandé Pourquoi tu as perdu ta voix Je ne vois que ça Ou un rhume voilà. D'accord eh euh, Bon établissement Merci Et l'interview combinée Ce sera Nabila Avec qui on va jouer à retourner les questions Qui lui ont été posées Par Combini euh, S'il vous plaît J'aimerais bien qu'on démarre la minute tactile de Maeve. Tout à fait, allons-y. Donc faut-il que les accents soient gommés par l'intelligence artificielle oh Oui ou non C'est si beau un accent Mais voilà ouais. Tu ne me vois pas <rire> Tu ne me vois pas <rire> Moi, j'aime bien les accents. Oui, voilà, mais il y a une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui a pour objectif, objectif de supprimer les accents. C'est l'entreprise Sanas qui a récolté 32 millions de dollars quand même pour ce petit projet de supprimer les accents. Et, euh, et voilà, et bien, il y a forcément des arguments pour ou contre. Les pours, c'est que c'est quand même c'est rendre tout lisse ou parfois, il y a un côté satisfaisant, hein, sans aucun défaut. Mais bien évidemment, il y a des gens qui sont contre et mm -hmm. qui ont des arguments contre. Est-ce que vous avez une idée de, de, de à part le fait que j'aime les accents <rire> pas content pas content non, alors franchement déjà il y a un problème ça veut dire que pour cette société d'intelligence artificielle il y a un accent neutre et il faut le définir Qu'est-ce qu'un accent neutre euh, oui. Ça veut dire que quoi C'est les gens qui disent « jaune » à la place de « jaune ». Est-ce que c'est euh, 70 et pas euh, 70 que, Tu vois, c'est quoi ah, un vrai, accent ça neutre peut être, euh, ouais, ouais, non, mais ça, ça peut être, être plein de choses. En fait, c'est neutre pour moi en fonction des pays. Neutre en Belgique, neutre en France, neutre... Et le français n'est déjà pas pareil... Dans les quatre coins de la petite Belgique Alors euh, déjà en France c'est encore pire Et puis à l'international je vous dis pas Allez au Canada voilà. <rire> c'est pas faux pas Simplement Donc euh, moi je suis, je suis contre Et je vais redire cette phrase éternelle Que je garde dans mon cœur à vie de Jean-Pierre Pernault Tricher avec son accent C'est tricher avec son cœur. Waouh, wow. ouais. je ne m'attendais pas à ce que ça devienne si philosophique cette séquence Tu t'étonnes que... J'ai je... pas, pas tout terminé, attends, redis un peu parce que j'ai pas tout noté là J'ai dit, alors tu... Vas-y <rire> Non, non, non c'est vrai que tu, t'es eu C'est la première fois qu'on est sérieux dans la séquence ouais. de Maeva Parce qu'on s'est dit qu'on allait arrêter de la perturber Donc t'as vu, on dit des choses un peu profondes oui, des merci, fois merci, c'est gentil Kix, t'en penses quoi toi Moi j'aime bien les accents de base D'ailleurs euh, oui. là, là je reprends un accent alors que je n'ai pas d'accent en général En normal, j'ai je n' Un petit accent, je pas. Moi, je préfère qu'on conserve en fait, les accents, j'aime bien. Bon, bref, donc ça existe. Oui, voilà. Mais alors, du coup, tu as soulevé un, un argument qui est mis en avant par les professeurs d'université en didactique des langues et qui, eux, sont contre. Ah. C'est que c'est quoi un accent neutre C'est quoi une façon ouais. de parler neutre Pour eux, c'est une utopie, en fait. Donc, euh, donc, voilà, ils mettent déjà ça en avant. Alors, puis... utopie, Kylian, ça signifie. <rire> <rire> Mais... Non et donc euh... C'est idyllique si tu préfères Ah non c'est encore pire <rire> non, et là, Il me regarde dans le vide Il dit qui Il dit qui Il dit qui Donc euh... Ils sont contre Voilà ils sont contre Et puis ben, surtout ça s'agomme Tous les petits trucs Qui font que c'est nous La culture le charme euh, Voilà c'est le charme. charme Après moi je vais vous dire Si je commence à draguer quelqu'un Et qu'une fois arrivé au lit Et eh, mon coca Et moi je vais te couler <rire> Moi ça me coupe Tout <rire> je Avec un petit son de forain euh... C'est <rire> déjà doux Il est à four hein. Moi quand t'es euh quand elle arrive au lit Allez, <rire> <rire> quelle horreur <rire> Prenez place, prenez place. <rire> non mais voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est quand même en, en, en développement. Euh, mais voilà, il y a des gens qui sont contre pour, je, voilà, je, je voulais connaître votre avis. Mais ah, oui, oui, voilà, mais peur, ça, ça existe, ça existe. Il y a des, vraiment 32 millions de, de dollars qui sont mis pour ça, ça existe. Oh. Faut faut il faut, faut garder ça. les accents. Il faut garder les accents. Voilà, ouais. quand, on arrive. Arrive. quand on arrive au lit, et <rire> coucou ma belle et regardons ça. Bon voyage. Prenez vos places, on arrête de s'il te plaît. Est-ce que tu peux supprimer tous ces sons de pourin parce que sinon je vais jouer avec toute la soirée <rire> je vais te confisquer en fait Merci. tout simplement mais non là, non mais euh, prends les les contact c'est bon hey, je peux me faire une dernière fois plaisir allez vas-y dernière il était pas je me suis là, là il a dit quoi chevauchoir <rire> j'ai incompris de 20h 22 c'est la trappe sur KIF. dans un instant on va faire l'interview combinée on va jouer avec Nabila On a des questions tordues à lui poser et elle a des réponses sérieuses, c'est ça qui est drôle. Voici Rosniznyan. Tu vas en fourrir. Pixy, c'est -ce, passé quoi Qu'est-ce qu'il a ton sac Bah, il s'est déchiré. <rire> <rire> mais c'est au-delà de déchirer Comment t'as fait ça En fait je pense que ma veste est un peu trop large Et du coup j'ai craqué la bretelle Bon bah c'est pas grave On Attends juste veste, à l'intérieur de mon sac maintenant mais... Ta veste est trop large Je pense qu'elle qu est peut-être un peu épaisse Et du coup quand j'ai voulu mettre mon bras dans la bretelle Ah tu remplis trop les, les trucs voilà, qui vont ça. Sur... Ah ouais et je, je pense que euh, c'est à cause de ça que ça a craqué Mais aussi le sac n'est pas de bonne qualité C'est euh... okay. pas grave je vais envoyer un message à la production Pour avoir du nouveau matériel <rire> hein euh, Oublie Le <rire> sac Dès 20h, c'est Jadoule sur KF. On n'a pas d'argent pour acheter des stylos. Euh... Oui, je vois, ça, il a un mec tout cassé. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est La Trappe. Je m'appelle Jadoul. On est en plein cœur de cette émission. D'ici quelques minutes, on va aussi atteindre nos infos qui passent à La Trappe. C'est une séquence où on fait le tour de toutes les infos qu'il fallait louper ces trois derniers jours. Ça va vous plaire, on a encore de très gros dossiers. Et on va faire connaissance avec toute la famille de Pierre Demare. Oh vous connaissez l'artiste Oui, l'artiste, me passe sa famille. Ah Là, c'est sûr que vous allez être surpris. Et nouvelle formule pour le FaceTime qui arrive, ce sera un jeu, on va jouer, en fait on va jouer... Vous, vous allez jouer. On, nous on va jouer... Ah oui, vous. Et c'est toi qui anime. Bah oui. Ok d'accord. Comme ça je garde quand même une séquence, mais c'est différent. <rire> ça pouvait plus durer. Là, ça. <rire> euh, on va faire l'interview combinée, c'est parti. Combiné Je vous rappelle le principe, on prend une vraie interview qui existe sur le média combini et on la transforme en interview combinée car le moins drôle d'entre nous se, se prend, prend un coup, coup de... de combiné. Exactement, tout à fait. Cette semaine, on est avec euh, Nabila, Nabila qui est là. Mais c'est une blague. Non, non, t'es vraiment là. <rire> euh, Elle est d'être ici. <rire> euh, ça va Tout le monde a fait ses devoirs Tout le monde là Il m'en manque un. Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui dit qu'il l'a fait. Je lui offre. Un sandwich Oh Que c'est bien ça J'avais pas mangé en plus. Mais toi il t'en manquait donc tu n'auras rien. Donc. Ah bah un petit bout, allez, un petit... Tu les a tous Maëva Euh... Oui. <rire> mais je vais peut-être aller faire un petit tour dans la trappe pour être sûr que c'est ok quoi. Hum, ouais, allez hop. C'est fait. <rire> Range un peu en bas tant que... de toute façon. J'ai foutu le bordel la semaine passée. C'est pire que ça, moi je les ai tous préparés, mais comme je ne sais pas me lire, il se peut qu'il y en a qui passent pas l'antenne. <rire> c'est des espèces de lignes, je sais. Qui m'a appris à écrire en mandarin Euh, on, fait, on fait la première, Kix. Alors, que penses-tu des sabonnettes que tout le monde touche Moi, je pense euh, à te déconseiller ça. Mmh. Mmh. Moi, j'ai retenu ça. Tiens, c'est oh, euh, sympa. Maëva il est dur Ah oui, il est dur. Ouais. Ouais, ouais. Et claquer de chaussettes Moi, je pense euh, à te déconseiller ça. Ah, c'est drôle ça. Ça, c'est bien ça. Prends-en de la graine, Kix. <rire> Mais je vais retourner dans la trappe, alors. Allez, hop. Mais non Ouais, vous avez compris, il ne faut pas me faire chier aujourd'hui <rire> Moi j'ai dit euh, faire euh, duck face sur un selfie Moi je pense euh, à déconseiller ça Ah ouais c'est chaud ça. Ah ça, les gens qui font ça en selfie ça me flippe C'est comme si vous On l'a euh... tous fait Arre j'adoule C'est Ce qui me fait peur c'est que ma mère fait ça. <rire> Mais même toi je suis sûre tu l'as fait au début. Duckface Bah ouais. Jamais. Tout le jamais. monde. Ah non jamais. Duckface. C'est ouais. un nom quand J'ai envie de remonter ça super loin sur tes réseaux sociaux pour te trouver. Je te supprime. Ah bah voilà. Je trouve rien. Bah voilà. Alors, il a le duck, il n'aime pas les canards. Cheveux long, cheveux long ça j'ai fait. Oui. Ah oui euh, Long jusqu'où Bah long jusqu'aux épaules quasi. Ah ouais. Qui euh, se m'a connu comme ça hein. Oui. Et t'as supprimé, je trouverais pas de... A, si, si. Euh, il y a un commentaire avec ses cheveux Non. Oh, t'as intérêt à être non, très drôle sur la gentil. suivante. C'est vrai, on ne peut plus critiquer le patron, hein. je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. C'est joli les cheveux. Je garde cheveux des réserves. Toi, tu vas te prendre des trucs dans la gueule, toi Oh, la vache il me torpille depuis deux semaines je, je pense qu'il a une dent contre moi parce qu'il règle ses comptes à l'antenne ça devient non pas du non. tout pas du tout, non, pas du tout. et j'ai rien dit ici hein. Ouais, ça moi je suis pas, pas d'accord ça, ça fait plus de deux semaines <rire> deux se sais, retiens, un, ouais. la deuxième la deuxième Thomas ton mari a euh, dit à nos confrères j'ai un couteau dans le dos et après j'ai un pistolet aussi dans la nuque <rire> ah c'est bien oui, ça j'ai essayé de ah, celui-là il est drôle Mais je ferai jamais mieux bah bon, c'est pas grave fais-le quand même je... C'est pas drôle. Vas-y. J'aime bien ton sac. Après j'ai un pistolet aussi dans la nuque. Tu vois genre. C'est de mon sac que tu parlais parce qu'il a cassé hein là. <rire> Mais c'est ça qui m'a inspirée, tu rigoles Il y a rien compris. Ah. <rire> Mais non, j'ai. Mais... Non c'est pas grave Maeva, tu sais quoi On va te laisser dormir un peu Moi euh... ouais, j'ai dit J'ai une baguette Sur la tempe et toi Après j'ai un pistolet Aussi dans la nuque Bah ça va On est deux alors Maeva, Mérité euh, Troisième Après avoir entendu Cette réponse C'est sûr Je vais pas aller Dans la rue avec <rire> Moi j'ai dit T'as vraiment acheté Un truc à la fashion week Tu vas le porter C'est sûr Je vais pas aller Dans la rue avec Maeva Dis, il paraît que tu sors avec Jadoul, c'est du sérieux C'est sûr, je ne vais pas aller dans la rue avec. Ah, tiens. Ah. <rire> Quatrième et dernière. Attends. Oh. Dis, t'aurais pas un mouchoir J'en ai un là, j'en ai un là. Euh... <rire> Maëva Tu as combien de QI J'en ai un là J'en ai un là Oh c'est drôle ça ah Oui ça fait pas beaucoup <rire> Ouais J'avais euh, Kicks a fait des suceaux En rentrant j'ai l'impression J'en ai un là J'en ai un là Oh j'avais euh... le moins drôle Ouais j'avais le moins drôle <rire> Hop là ça c'est pour Allez, moi chacun un Et t'as vu Et l'air de rien Attends c'était pas difficile de donner Ouais <rire> j'ai l'impression. De 20 h à 22 h c'est la trappe sur Kayev. Juste après on va faire ok boomer, on va parler d'une. Je sais pas lire. C'est grave dans quelques minutes. C'est écrit quoi Le prénom de nos ex Sur des cafards, d'accord. Sur des cafards maintenant. <rire> oh trop bien Il y a un nouveau jeu dans l'émission, euh, vous allez adorer, on va compléter. Il faudra euh, refaire une chanson de Marie-Paul Bell qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, personne <rire> connaît, <rire> je dis bien personne sur KIF n'est censé connaître ça. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Mais en fait, on va le refaire à notre chose, ça veut dire qu'on va compléter, on va faire... Je ne suis pas... Et là, on met ce qu'on veut derrière, d'accord okay. Ouais, c'est simple, ça, ça va, va être, être cool. Ça... Ou on sait pas. <rire> on musique non-stop, c'est bien. Et... Les délires de trappe en plus, c'est mieux. Wow. Dès 20h, c'est Jadoule sur KIF. Il est temps de faire notre séquence au boomer On n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les, mêmes lois. On n'a pas les, mêmes voix, on n'a pas, pas, pas, pas, pas, pas les mêmes choix parler de quoi cette semaine Maëva Du fait qu'on peut donner le nom de nos ex à des cafards. <rire> enfin. Déjà j'ai lu ça tout à l'heure, je me suis dit, soit, soit c'était vraiment très mal écrit, euh, soit elle se fout de ma gueule mais ça peut pas passer à l'antenne, ça met en fait si, c'est quand, si si si un... quand même mieux de donner un nom à une étoile quand même enfin, je sais pas. C'est vrai, que vrai on, des peut des acheter, euh, on peut acheter une étoile, on peut ouais. acheter aussi un bout de la lune je crois et donner des noms à des tempêtes <rire> euh. Mais tu fais en fonction de ce que tu penses de la personne et là on est plus sur du cafard mais du coup vous vous êtes plutôt rancunier avec vos ex ou pas du tout pas du tout moi bon, en fait, c'est clou ouais. ça, ça dépend si euh, la personne finit intelligemment la, la relation ça bah évidemment qu'on va rester monsieur ça n'existe pas mais, mais toi t'aimes bien te clasher mais si ça existe ça... non si ça existe c'est pour des plans cul ça n'existe pas on en reparle dans un an avec ta copine non, non. <rire> C'est pas pour les clashs. Bon. <rire> non, non, non, mais sérieusement, pour moi, il faut toujours se quitter intelligemment. C'est comme le... C'est pour ça aussi que je suis contre le mariage, c'est juste parce qu'il y a plein de gens qui terminent comme un con la relation et qui doivent se bousiller, se prendre de l'argent et se... Et, et, alors non, on va couper l'assiette en deux parce que j'ai acheté aussi le service. Euh, non, non, ouais. arrête. Euh, voilà. Donc toi tu prends ce beurre, moi je prends celui-là. Tu prends les fourchettes, <rire> je prends les couteaux. Arrêtez. <rire> tu laves ton ouais. assiette, je lave la mienne. Le lit, on coupe en tout. <rire> et fais gaffe au ressort. Et pour le PQ, euh, tu me laisses les meilleures, les meilleures tranches. Hein. Donc on peut acheter des cafards Oui, alors voilà, il y a des gens qui prennent pas si bien les choses que vous, <rire> qui sont très rancuniers. Et surtout à l'approche de la Saint-Valentin, ça remue un peu tout le ressenti. tout voilà. Et donc du coup, le zoo de Toronto propose d'acheter, enfin d'acheter, d'adopter le cafard, reste bien évidemment au zoo, et de le baptiser par le nom de votre ex. Voilà. C'est vraiment pour le retrouver Ah bah c'est ça que tu l'appelles Mais... Oui. Oui. Hey, Maud, Salut cafard hey, C'est bien ou grand que, que voilà, c'est pour faire du buzz c'est ouais, pour faire oui. de la publicité c'est même un super coup marketing et, euh, et, voilà. et alors on pourrait se dire bah, qui, qui fait ça Il voilà, je... y a beaucoup de gens ben parce bon que tous les cafards ont été achetés voilà. enfin. c'était pour 25$ et en fait c'est quand même de là une bonne idée parce que les 25$ c'est pas pour du profit c'est pas pour le cafard, c'est vraiment mis pour le, le, le bienfait fait, le, le bien-être des animaux ouais. au sein du zoo et donc voilà ça fait un petit coup de com' ça permet de se vendre j'ai un petit peu euh, en envoyant voilà tiens le cafard euh, voilà. ah ouais d'accord et j'ai vu certains donc ça fait le buzz sur les réseaux sociaux et j'ai vu certains trucs sur TikTok il y avait des gens qui disaient eh, c'est mal méchant pour les cafards <rire> c'est bien dit des gens qui sont vraiment vraiment en colère ah c'est vrai que si ton ex c'était une connaisse euh, le cafard sera pas ravi mais bon il en saura rien puisque j'ai tapé dans google euh, est-ce que les cafards ont des oreilles j'ai trouvé plein d'images de gens qui ont des cafards coincés dans l'oreille ce qui oh. est autre chose ah, c'est euh, ça euh, voilà son oreille était bougée depuis 3 jours à cause d'un cafard qui a excrété dans... oh là là ce En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je laverai plus ma chambre parce que si on gagne de l'argent, il des cafards. <rire> Urban Music Non-Stop, c'est bien. Et... Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Oh oui. Mais 20h, c'est Jadoul sur Kaïef. Nouveau principe du FaceTime d'ici quelques minutes. On va jouer. tes sons pour deviner une personnalité connue. Oui. Et c'est qui qui se canime Oh là, trois personnalités. Oh, c'est la fête. Trois. Trois Tu te, tu te fous de ma gueule toi <rire> Non Non mais tu te moques de va. moi. Mais non. J'ai un petit conflit euh, ici dans le oh, titre. il faut préciser parce mais que ça vous faites assez court sur la changer exprès parce que tu ne savais pas la faire jusqu'ici et si. là maintenant tu me dis que tu n'as pas les réponses à ton propre mais jeu Mais si, je sais, qui, je sais qui sont les personnages, il faut juste que je réécoute dans quel sens ils sont. Ah ouais. Tu ah, vois qui sont les spectateurs. Tu ne les as jamais vu faire les missions proprement. Il y a un peu tout qui est renversé en fait dans le cartoucheur, je pense. C'est vrai Ah oui, clairement oui. Ah, moi je suis le texte. Ça, ah pour le coup, non. Ah, attends, on met une fanfare, on revient. C'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Les 20h, c'est Janul sur Kayev. Version 2. Bébé, si tu veux laisser dans le festime. La veille, de magnifique. Je suis impatient de voir comment ça va, ça va donner à l'antenne, mais franchement, j'y crois. Bah écoute, c'est très simple, comme j'ai dit, donc il y a trois personnalités. Ouais. Et euh, sur base de sons, d'extraits de, de vidéos, d'interviews, peu importe. Ça peut être un rébu comme voilà, des extraits de ce qu'ils font. Voilà, ça peut être tout et qu quoi. Et donc, je vais vous mettre trois extraits. Vous allez devoir retrouver la personne. Euh, du coup, par exemple, pour le A, le premier son qu'on va lancer tout de suite. Vous allez devoir deviner qui est cette personne. Donc, je l'explique. Euh, en gros, vous devez deviner trois personnalités. On va les faire une à une. Et c'est des artistes ou des, ou des chanteurs, enfin, qu'importe. Et pour chacune de ces stars, il vous a préparé trois sons c'est des bruitages des extraits d'interview des musiques originales ou modifiées, modifiées, attention c'est important aussi et euh, ça peut être un rébut ou quelque chose d'explicite je te propose qu'on fasse le premier pour que tout le monde comprenne Exactement, Attends, donc on a bien trois extra extraits par personnalité voilà c'est ça, ça. Okay. voilà okay. et si vous trouvez on va quand même les mettre parce qu'ils ont été préparés <rire> <rire> du coup trouvez pas trop vite voilà ok s'il vous plaît ah, ça va encore faire l'enfeu ça euh, bon, le va... premier est assez simple on, on peut l'écouter le premier indice oui vas-y Non mais euh, je, si j'écoute si de la musique je peux te répéter mais, mais c'est super comme chanson. Vas-y chanson ou musique Je vois pas qui ça. Oh, ah ah C'est lui qui parle Non c'est pas lui qui parle. Mais il vient, je, enfin il fait partie justement de l'univers. Oh. Mais je peux pas donner trop d'infos sinon. Ah bon, ma éva et moi on est largués. C'est exactement moi je me suis dit ah ça me dit quelque chose et puis plus rien. On peut avoir le deuxième si il a dit quelque chose. Je n'en dirai pas plus, mais juste pour avoir une idée. Mais vrai, il faut sortir des sons parce qu'on a rien... Bah, je vais quand pas donner tous mes indices devant toi parce que le but c'est que je gagne contre toi. Bon, bah, deuxième indice alors. Oh, mais pour la première, on ne peut pas jouer en équipe. <rire> <rire> ok, donc non, on ne triche pas. Deuxième indice, on se concentre. Quoi, Chiquita, le C'est quoi ça Chiquita. Mais... Donc il faut retrouver la personnalité, hein, on est d'accord. Chiquita.. Bah, Joule, je dirais Joule. Chiquita, Joule. Ouais Oh, j'ai vu la tête de Kix, c'est que c'est ça la réponse. Je sais pas, troisième non. indice. Troisième indice. Ah bah oui, bah voilà, voilà c'était Jules sûr. Bien vu. Bah oui, c'est vu. Attends, donc avant c'était Ah OK. OK, voilà. OK. et pour le premier, donc on a entendu, c'était JCVD, Jean-Claude Van Damme parce qu'il y a eu ah, une musique de fond je... sur Jean-Claude Van Damme. J'avais reconnu Jean-Claude Van Damme, moi. Voilà, et c'est d'ailleurs <rire> le son qu'on a entendu juste derrière. Ça c'est Jean-Claude Van Damme. Oui, c'était Jean-Claude Van Damme. Alors cette fois-ci c'est le vrai <rire> Jean-Claude Van Damme. <rire> okay, d'accord, on écoute. Non <rire> mais euh, je, si j'écoute de la musique, je peux le ouais, faire. Okay, ouais, OK, d'accord, okay. j'ai. Ouais, c'est ça, c'est lui que j'avais reconnu moi. OK, bon bah. Tu euh... crois bonjour Jules. Oh yes. Merci. On fait le deuxième Oui. C'est dégueulasse. <rire> que ce soit dégueulasse, c'est possible. Dégueulasse. Que... Bah, oui, dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse. Bah c'est dégueulasse, bah arrête que on n'arrive pas à ça va parler à personne mais moi ça me rappelle euh... Daniel Prévost quand il disait "Neto zerrr regard, regard, regard <rire> J'adore, je suis fan. <rire> Donc pour Jean-Louis Daniel Prévost. ouais, pour le moment Daniel Prévost. Pas d'idée Non. Non. Deuxième Ah, ouais, le deuxième a dit ça, elle est partie. Allons enfants de la patrie. Vous naissez quand même, non C'est c'est Coluche Non, non. Non, ah, je sais pas. Il y a un délire mais C'est un imitateur. Ça me fait penser à euh, Laurent Gérard. C'est ce que j'allais dire, c'est le seul imitateur que je connais, Laurent Gérard. C'est vrai Je l'ai ah. même fait en concert. Non, c'est pas ça. Ok, on passe ah. directement au okay. troisième indice. Je sens des boomers, des bangues, ah, je sais, c'est facile. Comme un me des jours bah, moi, j'ai da, c'est Dao qui chante ça Moi ouais. je dirais il y avait Serge une Gainsbourg Serge Gainsbourg ah. Parce que les trois extraits Sont en lien avec Serge Gainsbourg Exactement C'est ah oui, une bonne réponse Oui c'est une bonne réponse Oh, Je suis trop fort J'adore ce jeu euh... Je préfère <rire> le blind clette Le Faut blind clette Ah oui Faut pas louper Parce que sur les coups de 22h Ici ouais. même dans cette émission On va faire un énorme jeu Que vous adorez C'est le jeu Des pires reprises TikTok Et il faudra Ça essayer Sur base des covers dégueulasses De trouver les vrais interprètes Ça va être très sympa On fait le dernier du FaceTime Ah le dernier c'est parti Allez, on... The name's Bond James Bond. C'est trompeur, hein Je dirais euh, Daniel Craig. Ah non, c'est plus lui maintenant. Ah non. Euh, non, c'est plus lui. Effectivement. Ok, My name is Bond, James Bond. Allez, ah, sortez des, des idées, peu importe. Euh... Euh, je ne sais plus, c'était... Je connais pas okay. les James Bond. Quand, vous ne pas Quand Maëva fait une... C'est qu'elle fait un deuxième pas. indice. Oui, où, oui, où oui. Ou c'est <rire> qu'elle a bu un verre. Non. Allez, deuxième indice, Bonjour, c'est Katy Perry. Bonjour. Attends, attends, on peut avoir le... Ouais, on peut le remettre. Bonjour. Ça ne vous aide pas bon, non, Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Est... déjà, on... Enfin, on entend déjà que ce n'est pas une personnalité française. Euh... En tout en cas, cas le français n'est pas sa langue euh... Bien vu. maternelle. Ça tire à l'autre. Merci. Euh... Ouais, c'est <rire> manqué de préparer, donc... Euh... <rire> Mais c'est pas retourné, c'est dans ah, la vitesse il est normal, voilà. y a oui, rien est de modifié. Oh, bon, troisième, indice. troisième indice. Adèle Eh oui, c'était Adèle. Quoi Avec une compilation de femmes. Oui, elle a, a fait a la chanson euh... de James Bond et puis c'est elle qui dit bonjour ça. et puis c'est Skyfall. C'est ça. Voilà. Maëva, Maëva ah. remporte. Bah en fait c'est bien parce qu'il faut faire un petit peu Charlecombe j'adore mais ceci dit <rire> j'en ai trouvé deux sur les 3 donc c'est oui. moi qui gagne ce jeu oh ça t'a 2-1 bien joué Et les gars franchement très bonne séquence bravo ouais, Kix j'aime beaucoup bravo. je dirais peut-être ça on garde ouais Ouais, oui. on garde on refait ça la semaine prochaine ok parfait en <rire> revanche si je perds la semaine prochaine je dirais peut-être pas que c'est une bonne séquence j'adouille des 20h sur KIF Je me suis trompé de bouton. <rire> c'est purement et simplement une erreur humaine. Voilà, mais à coup pas. 20h-22h, c'est la gratte. C'est Jadoule sur Game Pierre Philippe. Il y a un truc auquel j'ai pas pensé, je me suis dit mais si un jour le monsieur qui fait la voix off des jingles est dans oui. sa voiture à Bruxelles et entend ce générique ouais. il, est il est pas au courant il est pas au courant qu'on a ah fait bon ça avec sa voix oh, le désastre Ah ouais, j'adore c'est mon jingle préféré celui-là oh. en vrai la... ça donne bien Oui, mais il met la oui, tête, oui. Oui. Ça Ah bien. bah on est d'accord mais je l'imagine juste lui il s'est dit il se sent fait chier à <rire> sampler ma voix pour faire un trap trap trap trap trap trap trap. <rire> ce serait drôle on embrasse ça David qui fait les, les, les jingles euh, on a plein de choses pour vous dans cette émission on va avoir Radio Femminioul qui sera de retour oh, ouais. pas mal ça ils ont fait très court cette semaine c'est vrai combien oui. je crois qu'ils ont fait 2 minutes oh, wow. on leur prête 2 minutes de notre temps d'antenne parce que vous savez l'électricité est chère ouais. et pour les petites radios c'est compliqué d'émettre alors nous on a un émetteur on leur prête durant 2 minutes ça ne mange pas de pain ça leur permet d'exister et puis ça nous fait plaisir vous savez il faut aider aussi et ça, le karma vous remerciera d'aider les personnes âgées À tout le monde des oui, est content Les infos qui passent à la trappe arrivent aussi Les trois actus qu'il fallait louper ces 7 derniers jours Et euh, plein de surprises arrivent On a 3 jeux pour finir cette émission euh, Je vous le dis, la dernière demi-heure, on ne va faire que jouer Et ça va marcher aussi de l'autre côté de la radio Puisque vous à la maison, on a fait en sorte que ces jeux Vous puissiez également y participer oh, trop, oh, bien. trop bien Et, et Ouais, <rire> et, et, hein, parce que bon, voilà. Vous connaissez Pierre de Mar ici Oui. Allez, euh, il a sorti un nouveau titre. Vous le connaissez, il s'appelle Non, ça, je sais pas par contre. Non. Je connais pas la belle belle belle belle J'ai entendu plusieurs fois, mais... Euh, le. Tu titre... ne connais pas Pierre de Mar <rire> Non. Non <rire> Si je te mets ça. Mais il a surtout été connu grâce à ça <muché> Ça je connais Il est plus jeune que nous deux hein Kix Et il ouais. vient de TikTok ça aussi, c'est là qu'il a percé non alors, alors, un mec a repris sa chanson Ce qui lui a permis d'exister à travers le mec qui a repris sa chanson ouais. Bref, il a une histoire intimement liée à TikTok Donc c'est grâce à TikTok ah oui, qu'il est, est là aujourd'hui Lui c'est là que je l'ai vu, je l'ai vu le ah, Pierre voilà. euh, comment <rire> Oui Pierre, bien sûr Pierre Demare, Demare. mais je voilà. le vois régulièrement dans mon feed bah, Tu risques de le croiser, il est né à Hucle, hein, il est belge Ah mais je savais, nickel, ouais, mais on apprend <rire> des trucs super dans la trappe C'est la tata qui débarque <rire> en soirée et qui fait Oh mais c'est sympa les gens. ici Ah bah alors, oh il y a du punch On oh, s'amuse bien hein. Oh vous avez des têtes rigolotes Mais rien à voir, <rire> parce que c'est pas toujours mon registre mais... Il a 21 ans, il est, il est né le 24 mai 2001 Voilà Ça fait bizarre quand même d'avoir euh, des, des, ouais, des, des jeunes féminin, qui démarquent ouais. sur la scène bah, musicale On se rajeunit pas en tout cas Oui, Mais tu sais, je pense que ça, ça fait partie de mes premiers coups de vieux ouais, C'est vrai <rire> la première fois que tu te dis, ah oui quand même <rire> J'avais eu ça avec le groupe Vidéoclub aussi Vidéoclub, c'est deux, deux, jeune, deux jeunes Ouais c'est vrai, c'est fou Même euh, enfin. quand tu regardes même au football hein. Ouais. Bon bref, euh, si vous ne connaissez pas Euh... Pierre Mar, nous, on n'est pas euh, du genre à faire des parodies. Hein. Vraiment, ce n'est pas le genre de la maison. On n'est ouais, pas ouais. là pour faire des parodies. Ouais, enfin. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. <rire> on connaît, hein. <rire> on a décidé juste de vous présenter sa famille. Ah, ce n'est pas des parodies. <rire> non, non. On, on a découvert que Pierre Mar est entouré euh, de son frère. Son frère qui s'appelle Pierre de Verduné. <musique> Ils ont pas osé. C'est bien eu. Ils hein. ont pas osé. Non mais attends, il a encore un frère. Ah pardon. Oui oui, il s'appelle euh, Pierre de mémoire. Docteur. Non non non non non non. Ah, il ah, y a plus. pas la suite. Bah oui. Doctor. Et je pense qu'il connaît que docteur. <rire> Sinon il a aussi encore un frère. Euh Donc, oui. Eva, je te le présente, il s'appelle Pierre de loin. Il est pas un peu loin du micro là Si, un peu je pense. <rire> Mais je te rassure, il a aussi un cousin Maeva. Euh, il s'appelle aussi Pierre par contre. C'est Pierre Daftpunk. Oula. Oh, ça me fait mal dans la gorge. Ouais, moi aussi. Et euh, il a aussi un frère. Euh, Pierre Daftpunk a un frère, il s'appelle Pierre Depré lui. Par contre c'est un peu trop près. Ouais je pense. Éloigne-toi Oh wow. les micros qui bavent. <rire> ah j'ai perdu un point d'audition. <rire> Heureusement qu'en été, il a son autre frère euh, Pierre de ventilateur. <rire> un autre cousin également, Pierre Décale. Tu pourtant on m'intrusterait. Enfin dans les deux. En on prie, on ne change, tu sais. Non mais, et sinon je vous rassure, c'est un charmeur, hein. La nuit, il sait y faire. Et quand il est en bonne compagnie, c'est Pierre Dedans. Oh c'est ça. Et comme dirait De Chavannes, sortez couvert. Euh, bon, on termine avec mon, mon préféré, c'est l'ultime. C'est vraiment le dernier, je vous promets. C'est Pierre démarre. Futuring euh, Pierre des ouais, Ça, je vous avais perdu. Jadoule, des -20 20h sur KIF. Allez, maintenant, on écoute Pierre acoustique. Ah non, pardon, non, non, je déconne, non, non, avez vous avez non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Vibes, justement c'est le nom de la station de radio de la Stib Vous ah saviez bon ça Non pas du tout Non, bah voilà, la Stib a une station de radio qui s'appelle Vibes C'est la musique que vous entendez dans le métro même pas fait, une station... Ah bah si, bah oui, il y a de la musique dans le oui, métro belge oui, D'ailleurs c'est une spécificité du métro belge Bon je peux vous faire un cours sur le métro mais je pense qu'on n'est pas là pour ça <rire> Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue Oh oui Avec la trappe La route passera Beaucoup plus vite Jadoule des 20h Sur Gaïev. On vous a prévu Un nouveau jeu euh, à base euh, De Chansons C'est à dire que Il faudra juste simplement Compléter la chanson Avec des Je ne suis pas Un animateur na, Ok oui, D'accord euh, ouais. Il faudra être dans le rythme okay. Et si vous n'êtes pas dans le rythme On va finir aussi à la trappe De toute façon, il n'y a que ça <rire> On est bien à la trappe ouais, Moi, j'ai installé ça. un petit lit et tout euh, Je suis bien <rire> Le problème, c'est que Dans les autres radios Pour que les gens soient bons Ils peuvent toujours menacer En disant Attention, je peux te virer Et tu finiras sur euh, Nous, on est au plus bas Donc, euh, quelque part On ne peut pas dire Attention, hein, toi, tu vas finir euh, hein? Bah non Moi aussi, quoique Il y a des radios nationales qui... Bref <rire> euh, On est là pour faire quoi Les infos qui passent à la trappe oui, c est c est ça C'est ce qui arrive juste après Notre moment On lègue l'antenne On est généreux Guy Et René vivent dans un village de Wallonie qui s'appelle Radio Falminiul. Enfin, ça s'appelle Falminoul le village, oui. et ils ont monté une radio. Magnifique. C'est toujours fantastique, c'est toujours très oh créatif. Moi. Faut l'écouter pour le... On dynamique comprend, <rire> Ah oui, ça je pense ça. que dynamique le... Mais ils sont très créatifs Et c'est ça ouais. qu'on aime bien Et même Maëva qui ne sait pas les blairer Commence un peu à les apprécier Un peu Un peu Attachant Faussement mais <rire> Un petit dose il ouais, y a un côté attachant Mais voilà ah ouais, Bon, euh, voilà. affaire à suivre <rire> On les écoute Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'Animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falmin... Falminiul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils se sont mis à la voyance. Bonjour chers auditeurs de la 97 x8, euh, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire euh, moi-même la voyance pour vous changer de l'horoscope qu'on va piquer dans la gazette. Oh, tu sais faire ça toi René Oui, oui, oui, je sais faire de la voyance, enfin j'ai vu quelques techniques dans un livre intitulé Tire ton plan dans la voyance. Ah, oh, chouette alors ah, Tu peux lire mon avenir en premier Allez s'il te plaît, il s'il te plaît, il s'il te plaît, te plaît. Oui, oui, si tu veux, alors bon. Elle est où euh, J'ai foutu où, moi Oh, merde Oh J'ai perdu la boule. Ah, si tu t'en rends compte que maintenant, c'est formidable hein oh, Je parlais de ma boule de voyage du con Ah, D'accord ah, Tu ne l'aurais pas mise dans ton carton, euh, là Non, je l'avais déposée sur une table. Ah, ça Attends, bouge pas Tiens Mais non, Guy, ça c'est ma balle magique transparente. Mmh. Regarde, elle rebondit quand on la tape au sol. Ah, elle rebondit pas très bien ta balle magique, dis donc. C'est pas de la bonne qualité, le caoutchouc est desséché. Bon, laisse tomber. Je viens de me rappeler que j'arrive mieux à lire dans les lignes de la main. Allez, tord-moi ta main, Guy. Celle de droite ou celle de gauche Je m'en fous Oh, tord-moi ta main, bon sang Tiens, attention, elle est un peu moite, hein Oh, oh mon Dieu, Guy oh, Mais ça sent pas bon Pourquoi Tu, tu l'es quoi Mais non, rien Je dis que ça pue, ici Ah oui, effectivement J'ai une urgence qui vient de se régler par elle-même Ah, bouge pas, je vais, je vais vite me changer, j'arrive. Et... Oh, attends, ça y est, je vois quelque chose. Ah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Oh... Allez, dis-moi Je vois qu'avant de te changer... Oui tu dois me donner 250 euros en cash. Euh, tu es sur René Oh, je suis formel, tu doutes de moi Oh non, non, non, non, non euh, Bon ben, euh, euh, voilà, tiens alors vous pouvez constater que l'AFM a encore du punch à bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminule Ful... Ful... ah ils sont vigoureux ils sont en 250 forme 250 euros euh... <rire> tu les aurais donnés bah non non bah non quand même pas j'ai ouais, à oui c'est <rire> ça Jadoul des 20h sur KIF Maéva on va parler de quoi d'ici quelques minutes je rigole ça va j'avoue avec des grands yeux parce qu'elle n'a pas fini de préparer sa chronique mais pourquoi tu le dis à tout le monde c'est comme vous savez les enfants quand ils vont chez, chez, avec leurs parents chez des invités oui. et que les parents disent bah demande à la madame non non non non ils n'osent pas demander bah évidemment <rire> Ça me fait toujours rire ça on écoute tout de suite un titre et puis juste après derrière on fait les infos qui passent à la trappe pour vous parfait c'est bon Maïva tu peux descendre de la table on a vu ta danse ça a usé la galerie. On peut en rester là, merci. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoule sur Kayev. Bon appétit, vous passez à table. C'est peut-être votre menu. Okay. Ah, mais c'est pour le plaisir que je me sors. Ah, mais j'ai faim, vrai. vraiment. Ça, ça veut dire qu'on avait faim, c'est vrai. Off. Mais, oui, mais, mais toi tu piques la vaisselle de chez McDo, donc il n'y a pas de problème. <rire> <rire> c'est vrai Mais Oui, oui. c'est parce que c'est très mignon, c'est trop cute Je ne l'ai pas vu moi encore Mais c'est comme le petit, le petit truc qui met les frites rouges là ouais. eh ben, Il est en plastique oui. donc oh. il est réutilisable C'est bien, on avait dit qu'on ne pouvait plus le plastique donc... <rire> Est-ce est que c'est réutilisable Est-ce que c'est pas évident pour récupérer les frites au fond mmh. ah bah, bah, Franchement, testé approuvé, j'ai très facilement récupéré mes frites C'est-à-dire ah qu'il doit l investir, l ce qui n'a pas été le cas avant chez McDo, dans des gros lave-vaisselle Ouais, il n'y avait pas ouais. de vaisselle chez ma Moi perso je travaille en fast-food pour mon job étudiant et ouais. c'est juste les plateaux là. Ah, il y a ça aussi chez... Bah, non, non, en Belgique, il n'y a pas. Il n'y okay. a pas sur, chez aucun fast-food encore, c'est une, une loi ouais. française. Mm -hmm. Mais euh, on a les plateaux, les plateaux que vous laissez là, on doit les mettre au... Ils ne sèchent pas assez, ils ne sont pas assez propres, il faut les rincer. Alors je me dis, si tu as le petit verre, le petit porte-frites, le petit... Quelque chose comme ça... Du coup, on les lave plus. Mais euh... ça va créer de l'emploi. <rire> oui. Oui, oui, oui. oui. oui peut-être peut ouais. Bon sache quand même qu'il y a des puces hein, dans la vaisselle donc, euh, ils vont Non ça s'enlève très facilement oh, Mais dis pas ça Si bon. jamais tu veux t'en débarrasser euh... Si jamais McDonald's Belgium <rire> écoute euh, Cette radio Sachez que vous devez greffer les puces De manière euh, totale dans l'objet <rire> Parce que la petite maline de Maéva Va quand même réussir à détourner le système C'est mal désolé C'est mal Bon Kix Ces pieds qui collent Me donnent le sentiment Quel est ton rapport Par rapport à cette chanson parce que Tu me le chantes Toute la journée Ces pieds qui collent Bizarrement Cette partie de Etchirane et Oui Non parce que tu dis Que j'aime bien les pieds Non je dis pas Si Si Non Si C'est juste pas vrai On est d'accord Mais il en parle tout le temps De pieds Non là je viens de le découvrir Ah bah écoute Merci Et bref Dès qu'il entend cette musique Ces pieds qui collent Il prend ça comme une dédicace Bah du coup ça fait dédicace entre nous et puis ouais, c'est drôle, ouais, puis... ouais, c'est drôle. drôle. <rire> allez, partons du bon pied. <rire> Ça vous dit qu'on qu fasse... Ah. <rire> euh, le <rire> euh, qu fasse les infos qui passent à la trappe Oui, allez oui. c'est nice parti En numéro 1, on a euh, l'anniversaire aujourd'hui de TORO Inawa. Ouais, attendez, de Toru et Watanabe. Ah voilà. Ah, oui, c est, c est, c est. Euh du fait euh, c'est 68 ans aujourd'hui. Vous savez euh, Toru et Le créateur du jeu Pac-Man. Ah oui. voilà, bon, alors euh, euh, le, le jeu à la base sachez qu'il s'appelait Pac-Man. P U C K Man. D'après le mot Pacu, qui signifie gober engloutir en japonais. Okay. Sauf que le jeu a été rebaptisé Pac-Man quand il a été lancé aux Etats-Unis parce que tous les joueurs allaient remplacer le ah oui. P par un F pour faire Funkman. <rire> donc, euh, donc ils ont préféré changer avant le lancement commercial. Oui, généralement, les seuls endroits où on voit lancer euh, sur les affiches et tout, euh, fuck man, c'est dans une vieille boîte de nuit, sur les portes sales, taguées au <rire> Tipex, vous savez, avec des numéros de téléphone bizarres. <rire> bon, j'ai compris. Euh, c'est toi, Capitaine. Il, il passe à la trappe. <muches> C'est toi qui a fait ça? Euh, non non c'est pas moi. Toi qui mettais les fuckman? Non non mais j'ai jamais, jamais si. tagué moi. J'ai jamais pensé à ça. Euh, vraiment, même, même tu sais en cours, quand tu des vieux bureaux ouais. et tout, j'ai jamais réussi à coller un chewing-gum, graver un truc et tout. Jamais. C'est la différence entre les gens propres et euh... la, seule fois, la seule fois où j'ai pété un bureau. C'était euh, Oui je, je suis pas une extrême ou une autre. Euh, je ne salis rien, je par suis contre très je casse. C'est que j'avais un bureau bancal et euh, comme euh, dans cette école on pouvait pas changer de place, je pétais le bureau. Oh, mais quel thug Bah écoute, euh, moi j'aimais pas ma place. Moi j'aimais bien être devant. Euh voilà. Bref, euh, je parlerai de mes problèmes plus tard, <rire> dans un canapé avec un spécialiste. Euh, en attendant, tu peux t'allonger. deuxième <rire> info qui passe à la trappe à Bruxelles. Sachez qu'il y a une arnaque qui est en train de se passer actuellement. Faites gaffe, hein, vous qui nous écoutez. C'est une arnaque à taqueuse... Oh la vache C'est va parce faire que qui s'est venu prénom ouais, C'est de ma faute. Arrête de me contaminer. Et voilà. <rire> je disais, c'est une arnaque à la taxe d'habitation. Ça se propage de faux documents dans vos boîtes aux lettres pour réclamer de l'argent. Beaucoup de gens tombent dans le panneau et font un virement. Oui, bon, sauf que Kix arrête de fait des, faire des fautes d'orthographe et de signer de ton nom parce que, <rire> franchement, toi... Ça va, ça va être fait, hein. C'est pas cool. C'est pas cool. <rire> en numéro 3 et dernière info de... Ce, 3 des infos qu'il fallait louper. En hommage à Alfred Jarry. Je ne sais, sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Alfred Jarry, il avait demandé un cure comme dernière volonté dans son lit de mort, je pense qu'il est ben. connu pour ça. Euh, L'Office du Tourisme de Saint-Brieuc en France accueille jusqu'au 20 février l'exposition euh, décalée de Claudine Orvin, une soixantaine de cure-dents sont exposés non, enfin... Ah bah, ça va être sympa cette expo Des cure-dents, il a besoin de cure-dents, on peut les lui apporter Ouais Une Excusez-moi, il m'en fallait Vous d'a combien Cure-dents Il y en a plus de 82 par terre Il y en a 246 Regardez la monnaie Non, vous avez, euh, combien il y a de cure-dents dans la boîte 250 Pas oh, très loin, allez viens, on y va 246 hey. Il en reste 4 dans la boîte Oh, oh attention, le <rire> compte est bon Non mais si c'était moi, je pense que tous les cure-dents de Saint-Brieuc Toro Voilà, dans ce débat ça Toro et Watani Ça c'est autre chose et... Et ça comme ça Bon, euh, d'ici quelques minutes, ça vous tente qu'on joue Oui, bah oui. oui oh, bah oui, on va jouer avec euh, Marie-Paul, belle, elle fait son anniversaire, c'est celle qui chantait Je ne suis pas parisienne, Et on va devoir changer les paroles et faire Je ne suis pas parisienne. Et on complète derrière, en rythme. De 20h à 22h, c'est la trappe sur Kayev. On vient dans un instant, bougez pas. <rire> C'était Oli. sympa, ça. C'est sympa, <rire> oui. Ouais. Non, non, je, écoute, préfère, la bande du doigt je préfère Oli que Big Flow, je sais pas. Mais non. Toi, tu préfères... Big Flo. Ah ouais Mais oui, il a l'air plus gentil. Déjà qu'on se fout ici dans la gueule sur l'équipe pour McDo et Quick. Alors si on doit se foutre sur la gueule pour Big Flo et Oli, on fait des clans. Mais si tu les as vu dans des vidéos quoi pour voir leur personnalité et dire que tu préfères... Je les ai croisés lundi, ça m'a suffi. En vrai Oui. Oui, mais directement ils se la pètent. Non, mais c'est pour la péter, mais non, mais c'est la vérité. Une émission brassée avec notre savoir-faire se déguste avec sagesse à consommer sans modération. Dès 20h c'est Jadoul et toute son équipe sur KF Et on est le 25 janvier Ça avance vite hein C'est l'anniversaire de Ali Shakiz aujourd'hui Ah mais oui ah, c'est formidable ça ah, On a préparé <rire> un gâteau avec l'équipe Elle <rire> ah, va venir le manger oh, Non sérieusement Maëva on se fait un petit plaisir on écoute un titre qu'on aime bien Ouais moi j'adore no one". No one. No, no one no one no One No One No One No 1 en anglais. En faire... français, ah, c'est autre chose. Un bon prénom belge. T'appelles comment ton gosse Oh il s'appelle Noarn. Euh... Noarn. On revient ici, Nohan. Allez No one petit noan gratant. Allez, coupe un peu ta queue de cheval la merde. <rire> Mais Noan c'était pas Ah non, c'est Mulan. Pardon, je confonds. Oh. Euh moi ma préférée, je vous l'ai dit juste après celle de Kix. Oui, moi c'est Girls on Fire. Yes, girls Le Dorti tu sais, ça me rappelle plein de souvenirs cette chanson. On a tous des souvenirs sur certains titres et moi j'ai plein de souvenirs sur ces titres. Ah ça me fait du propre bien derrière. Euh... Très propre. Ah ça va. J'ai eu peur. J'avais 14 ans donc.. Euh... Ah oui oui oui. oui. <rire> merci s'il te plaît, un petit peu de tenue, merci. Euh, moi, j'en ai une. quoi ouais, du coup. Elle va vous mettre la tête dans les nuages. Vous allez vous sentir tout petit à côté de ce hit. Mais aussi vrai. Alicia Keys avec euh, Giz, Jay, -Z, Jay Z Jay Z non François de Brigode il dit avec uh Jisé Z mem JZ Jay-Z mem qui dit attend avec uh JZ Z mem à mon avis dans l'Oriette où elle a fait c'est pas JZ, c'est Jay-Z ah Z même. ça devait se passer comme ça en live, c'est ce titre. Laisse un peu pour le <rire> Ah quel bonheur. Bon allez, dans quelques instants, on va voir un nouveau jeu. Il faudra compléter les paroles d'une chanson. Mais avant ça, on va passer maintenant à une nouvelle rubrique. Avec euh, Dizé, Dizy même. Saisez-vous François, <rire> vous en avez assez fait. Merci. <rire> non, je vous propose que d'ici quelques minutes, on va aussi avoir la séquence de Maeva, Ça y est, ça se construit, c'est en train de se finir Mais tout à fait, c'est très Mais oui. intéressant. Ah, on sait déjà de quoi ça va parler Oui. Ah, dis-nous. La nouvelle mise à jour Apple, enfin iOS. Très bien. Juste avant ça, je vous propose qu'on... Fa... Non mais qu'est-ce que vous foutez Faites pas attention Jean-Doul Jean-Michel, non mais, oh, mais vous pouvez pas faire irruption comme ça dans le studio Jean-Michel Non mais continuez vos petites conneries de radiologue <rire> Déjà animateur ou à la radio Mais radiologue c'est pas nous ça Merci Je, Oh bah ça y est, il y a l'accordéon et tout Non mais c'est pas vrai Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Michel Je cherche une petite table pour chauffer mon dîner. Oh. C'est juste pour dépos déposer mon réchaud à gaz, hein, je te rassure. Hein. Alors, déjà, un, on ne peut pas manger dans ce studio, Jean-Michel. Vous le savez très bien. Oh. Oh. Alors, une bonbonne de gaz, mais vous vous rendez compte C'est dangereux Non mais... Tch, tch. Tu... Mais ça pue Mais qu'est-ce que c'est que ça Ça va hein Ça ne saut que des patates et du lard hein Mais Jean-Michel <rire> Non bon, mais oh Prenez un micro, arrêtez de gueuler comme ça à travers la pièce, euh venez avec nous à table. Oui, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous venez avec des patates et du lard dans le studio l'enfant elle m'a commis à la porte hein Qui euh. Ben non <rire> Ah non pardon oui, euh, qu'est-ce que vous avez encore fait avec avec votre Monique Bah elle m'a envoyé des petites courses et dit elle m'a envoyé faire des petites courses <rire> Vous jugez. Et mardi, si tu oublies de prendre mes poireaux, tu ne manges pas ici ce soir. Et donc Je cherche toujours après une table. <rire> ça se voit quand même oui, Ça se voit. Bon. Euh, vous savez quoi, Jean-Michel, j'ai eu beaucoup de patience toute la saison jusqu'ici. Mais là, aujourd'hui, vous prenez vos affaires et vous vous barrez. Allez, c'est fini, Jean-Michel, merci. Ça va pas pas. Non, vous vous cassez. Allez. Oh, je suis vexé. Je suis vexé. C'est fini. Vous prenez vos crasses Mais ce ne sont pas des crasses Ce sont des patates et du linge. Ben. Je m'en fous que ce soit des patates et du lard. Vous vous cassez maintenant, c'est fini. Je mange des patates et du lard. mais c'est pas vrai. Une vieille gamin, je suis pénible. Il n'y a qu'ici que je vais picorer. Si on veut ramasser une tornio. Non, non, pardon. Mon dieu, ma femme, c'est fou je mange des patates et du lard. Allez, Maëva, pousse-le en dehors du studio Allez, Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire des trucs pareils Parce que moi je tiens les boutons Mais oui, mais moi j'ai pas envie de tenir Jean-Michel Bah oui, bah tu te laveras les mains après, <rire> bah écoute, c'est comme tu veux Oh là là, c'est pas possible Allez, euh, voilà, merci, c'est gentil euh, on, Écoutez, vous savez quoi Il a tellement foutu la... la, la, la hein, dans l'émission qu'on se retrouve juste après Soprano, ça vous va Allez, parfait des 20h sur C'est une blague <rire> c'est pas soprano ça non mais en fait le studio est juste à côté des toilettes et on entend toujours Jean-Michel <rire> Kix tu veux bien aller le, le, le calmer là ou... je vais, vais. essayer t'as pas une pelle ou un truc euh, un coup combiné ou... je sais pas <rire> mais il est où là Mais il est aux il... toilettes ah c'est les toilettes ça oui c'est juste à côté ça résonne <rire> non mais c'est pas possible oui bon allez merci hop c'est fini Euh Soprano, on disait Oui. Allez. Jadoul, dès 20h, sur Gaïef. C'est encore Jean-Michel Oui. Mais oui. enfin <rire> Ah mais ça passe par la fenêtre, Et le son fermement sur la fenêtre. <rire> Jean-Michel, arrêtez maintenant Yeah Tu, tu ne peux rien y faire. Et tu peux rien faire si je te coupe Jadoule, des 20h sur Kayev. <rire> C'était radical. Eh ouais, on est comme ça, mais on a beaucoup de choses à faire. Vous savez, on a un nouveau jeu. Aujourd'hui, Marie-Paul Belle fait ses <rire> 77 ans. Bon euh, anniversaire. Vous la connaissez pas Ah, Marie-Paul Belle, c'est celle qui chante. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est la France, c'est la France. Eh ben vous savez quoi, ça nous a donné une idée à la... À la j'allais dire à la rédaction on n'a pas de journaliste dans cette émission <rire> en gros c'est la chanson La Parisienne qu'elle a créée en 1976 on était tous panés Et comme on le va... poisse <rire> merci <rire> de rien tu peux aller faire de l'humour sur une autre radio <rire> non alors je vous explique on va démarrer la musique Et vous allez devoir compléter, c'est-à-dire que ça va être Je ne suis pas et Il faudra okay. qu'on fasse le tour de table En étant drôle En impro et dans le rythme Ok, ça va le faire C'est possible J'espère Euh, J'aime bien, j'ai Maeva qui va me dire... Oh vraiment pas non. Mais si... Allez, en plus tu es écouté, t'as reçu des messages comme quoi tu t'es écouté. C'est ça. Ouais. Et tout, tout le monde t'écoute, ta famille t'écoute, et j'ai un message de ton père. <rire> ah, ce n'est plus ma fille, elle est renier, elle a... Est... Oh pardon, euh, je vais pas lire ça. <rire> Mais, euh, <Faut> lire <rire> on lira après l'émission. On se concentre, attention, et si c'est pas bon on va recommencer, hein, et on va pas infliger ça trop longtemps aux auditeurs, merci. Maeva, c'est toi qui commences. Je ne suis pas trop vilaine Ça me gêne Ça me gêne Je, je gêne, ne mange plus comme avant C'est marrant, c'est ma bizarrerie, Ça m'ennuie Ça m'ennuie pas la moindre affectation Je, je ne gêne, passe plus pour un con je ne suis pas Ça me Ça me gêne Ça me gêne je ne suis pas un barre Ça me met dans ma barre Ça ne met pas ma barre Ça ne passe pas Ça ne passe <rire> pas, Ça la validation Oh, mais mais c'est pas je possible savais, Mais je le savais Je le savais Mais Eva... je, je le savais je, En je... tout cas Ceci dit Jusqu'ici c'était très bon ouais. Et euh, bravo Parce que tout rentrait On et aurait pu sortir euh, un album On aurait pu euh, Peut-être pas mais <rire> on, on, on y va Et attention Attentif hein. Attentif De, Depuis le début ah bah, oui. Ah bah oui Oh bah non et On n'a pas DJ FLP ici Pour nous passer les titres. titre mais Je ne suis pas trop vilaine, ça me gêne, ça me gêne, je ne mange plus comme avant. C'est nafran, c'est navran, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne passe plus pour un con, je ne suis pas une fontaine, ça me gêne, ça me gêne, je ne suis pas un marrant, ça me met dans la barre, je ne veux pas vivre en ville, c'est débile, c'est débile, je n'écoute pas KIF, je sens que m'en fais grillette, mon Mais là ça va trop <rire> Mais ça arrivait Enfin Alors, À mon avis J'ai un message vocal Tu es viré de chez viré Tu <rire> idiot tu vas mourir oh, idiot Tu me casses les couilles Tu fous rien ah, Dégage Casse-toi Si vous trouvez que les soirées sont longues Vous trouverez le mercredi soir très court Dès 20h C'est Jadoule sur KIF Ou plus pour longtemps <rire> Un retrouvé en podcast évidemment C'était drôle Allez, c'était drôle, dites-le les patrons. Oui, mais c'était drôle, oui. Tu es viré de chez... Merde. Bon, on fait la mise à jour juste après, et un nouveau jeu, c'est le jeu suédois. Qu'est-ce qu'il y a, Kix Ces pieds qui collent. Arrête avec tes trucs, hein Des chauffeurs dans Bruxelles, et la soirée est longue... Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoule dès 20h, sur Gaïev. On a pour vous maintenant la mise à jour. La MAJ, autrement appelée. La Mage c'est... Euh, non, euh, <rire> un doigt de la main. Allez, euh, avant de faire notre jeu suédois, je vous propose d'écouter Maëva attentivement et religieusement. D'ailleurs, on va même couper la musique de fond. On va se taire et on va se concentrer et la fixer durant sa chronique. Ma Eva, on t'écoute. Eh bien, ça tombe bien que la séquence s'appelle la mise à jour parce que je vais vous parler d'une mise à jour, celle de l'iOS 16.3 16 pour être exact. Qui a pour but de cor corriger des, des petits bugs, des changements de design mineurs. Mais il y a aussi deux grands points, c'est une prise en charge au niveau de la sécurité. Mmh. Voilà. Euh... Mmh. <rire> mais vous savez que vous pouvez réagir de manière constructive et intelligente. Ah parce qu'on doit t'aider dans ta chronique. Non, OK, ça va, je continue mais voilà. De merde. Non mais la chose principale c'est que ça renforce la sécurité mais ça met, ça met en compatibilité avec des clés de sécurité mais pas des clés de sécurité juste okay. des mots de passe, des vraies clés comme ça. Donc il faut brancher pas. une clé USB carrément dans euh... Non, non, ah. alors c'est pas forcément c'est pas une serrure, c'est une clé qui vient dans le, le trou où vous mettez votre OK, dans votre la dans le trou, comment on ça dans, le, dans port. le port dans, dans le port <rire> oui, oui, bref oui non mais allez. on branche à notre téléphone une espèce de clé oui c'est ça voilà alors quand je ré réagis tu m'écoutes le... <rire> waouh elle m'a regardé elle m'a fait est-ce que vous avez déjà j'en ai rien à foutre de ce que tu dis oui vas-y non, non mais dis-moi que... comment tu appréhendais ce que je viens de dire non, mais, alors si j'ai compris parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de monde avec ça euh, il faut juste brancher dans son téléphone une clé qui va nous servir de serrure pour rentrer dans des application à la place d'un mot de passe voilà donc ils vont quand même te demander ton mot de passe oh, Mais en plus ils chier. vont te demander une double vérification où tu mets cette petite clé donc je te dis c'est comme un petit un petit un petit port comme un hung un, pour une un, banque, un par chargeur exemple. mais oui voilà pour ça exemple. donc ça veut dire que ok pour que vous connectez à votre banque jusqu'ici c'était très simple il fallait juste votre lecteur de carte avec un code que vous authentifiez avec votre non, et fou. vous reliez avec votre face id et après vous mettez un code et un mot de passe et normalement <rire> si après ça vous n'êtes pas en jour férié, vous pouvez vous connecter. Ouais. Et donc maintenant, on rajoute à ça un truc à brancher dans mais le non, téléphone. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Moi, sur mon appli de banque, je te fais un virement en 2-2, je mets un coin des basta. Vas-y, 200. <rire> non, mais vous vous êtes déjà fait pirater euh, quoi que ce soit, non. peu importe le compte, rien, jamais Non. Moi pas. Je pense pas, non. Euh, fait... Si, mais il y a longtemps, mais ah ouais. mais pas un compte bancaire, non C'est ah pas bancaire, en... moi je t'ai dit tous les comptes, genre Facebook... Euh... Ah si, ça m'est déjà arrivé, mais... Oui. Une mais fois, voilà, à mon vrai. Ça, ça, ça n'arrivera en fait plus en fait jamais. Ah oui. bah, moi je trouve que l'un dans l'autre, c'est une bonne idée parce que ça renforce Si on est souvent piraté. T'as encore parlé tout à l'heure, il y a des arnaques partout. Ah oui, ça peu... Enfin voilà. C'est important. Mon vrai problème, c'est que moi, je vais perdre cette clé. <rire> ça, c'est vrai. Il ouais, faut bien l'arranger. Ça, c'est plus dur. Gardez la clé. Euh, je vous garantis que ça, on n'est pas, on pas euh, quelque chose près de la perdre. Ah. Il ouais, faut engager un passe partout. Hein. Mais il faut... Ah oui. <rire> non, mais il faut attacher ça à ces clés classiques. Mais oui je suppose Ou tu veux en fait Mais oui pourquoi pas C'est Apple qui va sortir ça Non alors ça existe déjà Par rapport à enfin d'autres marques Google notamment en a fait une Et ce que Apple a fait Avec cette mise à jour C'est qu'il le rend euh, compatible okay. ah. Mais il y a des discussions Qui disent que peut-être Vis-à-vis de leur prochain produit Leur prochain euh, iPhone etc Ils mettraient peut-être directement Avec euh, la petite clé Apple euh, Intégrée si on veut ouais, Pour okay. avoir des sous quoi. D'accord Moi tu sais quoi Avant de faire toutes ces innovations là J'aimerais juste que mon passe De la Stib <rire> Passe dans le téléphone Déjà ça, ce sera une prouesse technologique. Je ne comprends pas pourquoi. En Angleterre, ils y arrivent, en France, ils y arrivent, et en Belgique, on se tape toujours des cartes dans le portefeuille qui rendent le portefeuille comme un gros sandwich. Non, mais arrêtez. Euh... Ça n'a rien à voir avec le téléphone, c'est la Steam le problème. Oui. oui, mais déjà ce qu'il y a de bien avec la Steam, c'est qu'on peut payer par exemple si on n'a pas de carte d'abonnement ou quoi, on peut payer dans le, train avec nos, euh, dans le bus pardon, avec notre, euh, notre carte bancaire. Encore une fois. Pas... Oui, mais ce qui... ça, il n'y a pas ça euh, dans la... par exemple chez les tech ou quoi. C'est tu sais quoi En Pologne, ils avaient une hésitation, ils se sont dit on fait quoi On met des bornes pour acheter des tickets sur les quais comme ils le font ici ouais. à Bruxelles ou alors est-ce qu'on fout les machines dans le bus Bah ils ont mis les machines dans le bah, bus je trouve ça plus intéressant bah oui bien sûr mais à la tech par exemple il n'y a pas ça ah oui les, les... les tech ça c'est autre chose encore non, les, les tech ils viennent à peine d'avoir une application pour le téléphone ouais. donc euh, je pense que les gars euh, ils sont ils <rire> sont On a fait un truc On a fait un compte Facebook pour les techs Et vous pouvez devenir amis avec la tech Et on a collé deux voitures, Ça fait un bus écoute. Euh, <rire> ça on, a, bien, on a pris l'accordéon de Monique ouais. Et un, Ça fait un bus accordéon <rire> C'est incroyable Mais bon, euh, on aime beaucoup euh, Tout ça, ça partait d'un bon sentiment On voulait soutenir ta chronique merci, euh, merci. Ah, Tu peux compter sur nous Oui, je vois ah, ça J'adoule des 20h sur KIF Toi qui es technicien, tu ne les as jamais vus A ta formation Ceci dit, les boutons et les logiciels ont changé et pourtant nos délires restent les mêmes Et c'est pas le bon bouton, enfin. Mais c'est pas le bon bouton non plus, mais enfin <rire> appelez moi quelqu'un Et c'est normal, dans la trappe, c'est le moment de les découvrir Les 20h, c'est Jadoul sur Kaïef C'est-à-dire que c'était la semaine dernière, je suis traumatisé de cette période où je n'ai pas su appuyer sur quel bouton. D'ailleurs, ça, ça fait quoi là si j'appuie euh, sur ce bouton-là Ça ne fait rien, d'accord C'est sympa, hein, ce nouveau jingle. Et si je fais ça Oh, le fanfare, c'est sympa. Et ce bouton-là Fanfare, d'accord. Et celui-là D'accord, bon bah il n'y a que des fanfares en fait sur mes écrans oui. Ok d'accord, <rire> vous me connaissez bien <rire> On va faire un nouveau jeu, c'est le jeu suédois pour ne pas dire Ikea Mais non on ne peut pas le dire enfin Ikea. Voilà, <rire> comme ça c'est mieux Alors vous avez 30 secondes pour euh, trouver chacun un maximum d'articles oh. Ikea en fonction de leur nom Donc okay. par exemple, durant 30 secondes, je vais mitrailler euh, Maeva avec euh, plein de noms d'articles. Par exemple, je vais te dire Kallax et du tac tac, tu devras me dire... Une étagère avec des carrés et des cubes. Exactement. <rire> Mais juste étagère, c'était la bonne réponse que j'avais ah, oui, sur ma okay. fiche. Bon, voilà. Voilà. D'accord Ok. Vendu. Tu es prêt Te... C'est ce que je veux dire, il parle à qui là <rire> Non, c'est toi qui démarres. Il parle parce à que, sa boîte. Comme euh, Kik ça a besoin de voir un peu avant de, de faire, je, je propose que, que ce soit toi qui démarres et comme ça il aura compris le principe du jeu dès que ce sera lui. <rire> <Sympa>. <rire> Allez attention, euh, est-ce que c'est un chrono Ouais c'est mon chrono ça. Hop, on y va, je suis prêt, c'est parti. Et toi Bah il Ah oui mais ça va Mais tu l'as regardé Je te jure, tu peux le Oui, mais il il Non je oui. <rire> mais il ouche Non Tu l'ouches C'est pas chiant Moi j'attends je... Ah bah, bah ouais, mais qu'est-ce que j'ai attention, on y va Flai Oh là, oui attends, j'avais pas juste prévu un truc, <rire> c'est que qu j'arrive pas, pas à vie. lire les trucs ouais. Ah la vache Ah oui mais c'est en fait... Vous vous êtes foutu ma gueule, en fait Il faut que tu fasses l'inverse. Alors, une armoire <rire> C'est ça Et trouve-moi le nom en suédois Allez, attention, on y va Une flai Comment Une Fleitia. Une Fleitia. Une Fleitia. Un, range... euh, un... un rangement... Je ne sais pas... Un rangement C'était une desserte. Ok. Profast. Un plaid. Non, c'était un rangement. Euh... crucifis Lovas. Un canapé convertible. Midal. Midal, ça c'est un rangement. Non, c'est pas un rangement. C'est un lit superposé. Ingolf. Un canapé. Non, c'est une chaise. <rire> Voilà. C'est impossible. Ah oui, on se rend compte en direct que c'est impossible. C'est euh, cool, pas tu prends non, même le... pas les plus connus, tu as pas pris Billy, tu pas pris Mais Billy. non, justement. Mais si vous tombez dessus, vous serez bien heureux. s'il tombe dessus, il y aura de la triche surtout. il va faire les, les autres hein, les suivants suivant. <rire> tu penses. Bon, écoutez, on continue. Kik, qui prêt Bah c'est pas qui va nous ramener au moins un point Vas-y. Et on y discute. <rire> Je jure que c'est ça. Vraiment <rire> Un oreiller discal. Euh, un oreiller Non, c'est une chaise en tissu. Ah. Urbane euh, <rire> Caïef Non, c'est une chaise pour les enfants. Ah. Gvic euh, Découvert. Canapé Ou oh, pouf. Ah. Stéphane euh, Je ne sais pas moi, une table Oui, bonne réponse. Non, vraiment Oui. Gund Une étagère Une chaise pliante. Brimnes Brimnes Brimnes. Un pot de fleurs Un meuble de chambre <rire> Bah quoi T'as une, une bonne réponse, c'est ouais. fou. En fait, je pense que ce jeu est, euh, est, est, est coup de chance. Voilà, je n'ai même pas retenu. C'est un Je peux pas essayer avec toi Avec moi Si on a le temps Ah bah euh, non, non, on n'a pas le temps. <rire> bah bon, aussi on peut avoir le temps. Ah juste... non, bah, regarde, pas euh, réponse, euh... non je regarde pas les réponses. Regarde pas les réponses, je te montre où je me suis arrêté. D'accord. Au bout de je me suis arrêté, alors attends, je retiens bien les autres. Ah non, j'ai fait une grosse ligne noire là où je me suis arrêté. Tiens, hop là. Ça, ça va être bon pour moi, ça. Pour articuler, c'est un bon test. <rire> Allez, on y va. Vous êtes prêts ouais. Moi, je suis prêt. -y. On y va. Go. Tufink. Euh, euh, un découvert. Non. Structure euh, lit superposé métal. Alors, Fabricor. C'est un plaid. Non. Une vitrine rétro en métal. Besta. Ah, ça, je la connais. Vas-y. Besta, c'est euh, pour le salon, c'est plein de meubles. Ensemble de meubles, oui. Janinge Janinge oh C'est ma voisine Grand Janinge C'est un arrosoir pour les plantes Tabouret de bar ah Vitsio -so. Vitsio Vitsio Vitsio Ouais Divitsio Ça c'est un homme politicien français Étagère <rire> et chez en structure euh, Marius Marius Allez vas-y Allez, c'est un mec qui travaille dans un cirque Exactement Bonne oh, réponse oh, C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti, parti hein. Hein. Bon c'est parfait encore cette séquence Est-ce qu'on la refait la semaine prochaine Réunion, Oui bah oui, si, c'est euh, difficile hein. Elle est trop dure pour Non non non, j'ai gagné. <rire> non, tu pas gagné, déjà tu es à égalité. <rire> déjà. Ah tu as eu un point Non, mais non, non. avec euh, Jadoul. Ouais, fait... Ah oui, c'est vrai. Mais bonjour, je suis là Mais moi. en plus, il y avait un, un, un fun fact que je connaissais mais qui est faux. Mais, sauf que j'ai plus toute l'information Donc ça va peut-être pas être clair Mais il me, les prénoms de femmes Là-bas chez Ikea C'était tout ce qui était rideau et drap etc bon. Et les prénoms d'hommes c'était une même catégorie Mais c'est pas possible parce qu'il y a deux prénoms d'hommes Où c'est une table et une chaise C'est pas la même catégorie Tu peux t'éloigner dans le coin du studio, réfléchir à ça ben, Non, mais... <rire> Loin du mais... micro. Du okay. coup, en fait, là, enfin, les, les femmes, les, comment ça Les meubles ont des noms de femmes et d'hommes les... Oui, non. Ceux qui ont des noms de femmes, c'est du linge de maison. Okay. Voilà. Et ceux qui ont des noms d'hommes, c'est... Point d'interrogation. Mais je ne sais pas quelle catégorie. Vu qu il y a table, chaise... Vous savez, il y a des radios qui donnent des noms aux jingles euh, comme les fleurs et les petits pois. Non, ouais. et... on ne fait pas une chronique, hein Mais On peut discuter ou... Non J'avoue 20 déventeur sur KIF Il oubliera tous ces jours, tous ces temps Qui n'appartenaient pas à nous Jory, ici c'est le bistrot du coin Tu prends la parole sur ce que tu veux Maëva <rire> voilà. D'ailleurs, uh, vite Luce en cendrier, ça va déborder <rire> Allez. Oh, <arrête. rire> on voit son père qui écoute, hein, toujours <rire> Ça fait plaisir On écoute qui maintenant Nature Bumine Exactement, il l'a dit lui même, avec The Weeknd The music machine. The music machine. The machine. The music machine. The music machine. The music machine. <rire> Quel bonheur Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Cool. Dès 20h, c'est Jadul sur Kayev. C'est l'heure de faire notre blindclette. Vous connaissez le principe par cœur. On prend des reprises de TikTok. Oh ouais Des gens qui chantent mal, des gens qui chantent faux, des, chantent, des gens <rire> qui ne faudraient pas chanter. Mais pourtant, ils chantent et c'est pour notre plus grand plaisir car grâce à ça, nous allons pouvoir jouer à deviner les vrais titres qu'ils ont essayés avant la, le massacre de se retrouver. Donc ça veut dire que là... Euh c'est à vous de jouer, vous jouez les uns contre bien. les autres. Ouais. Kicks, Robert, Suisse, mais euh... Maeva. J'ai je... <rire> très envie de gagner en Ouais cas. bah je, je n'en doute pas. Surtout que tout à l'heure que tu je... as gagné j'ai perdu l'autre jeu, je vais Là c'est la bonne que... Toi tu vois mon écran Maeva en fait. Attends. Non arrête, non, non, non, non, non, non. Ah ouais C'est vrai C'est écrit quoi là Mais je sais pas ah, Tu vois pas Promis hein Promis juré Promis. Ah non par contre j'aime bien gagner Mais j'aime bien gagner dignement C'est ça C'est obligatoire De la dignité De la dignité T'entends ce mot qui Par moqué, contre moi que... ça me dérange pas Retourne un peu <rire> ah, Ça évidemment euh, Est-ce qu'on est prêt Oui Oui Come on let's dance Rock and roll Ouais. Ah c'était pas un truc C'était quoi là Ah ok Mais chaque semaine on me met des nouveaux jingles Moi <rire> j'en ai non. déjà hein. <rire> Vous êtes prêts, concentrez-vous, voici le premier son à deviner Les Beatles Non, John Layden Oh non Le titre euh... Il vient de le dire Imag... euh, imagine, all the... non. Euh, si, imagine All the People Non euh... mais enfin, en, ah, un... Tu en un mot Arrête imagine de all de faire des demi fries C'est John Lennon tu dis avec le titre Imagine all de people. Mais ah, imagine, imagine all Mais j'en sais rien moi. Mais pourquoi all Mais pourquoi pas mais imagine. imagine tout court, c'est ici. J'imagine Oh là là. Quand tu t'es dopé avant Pourquoi donc oui, parce que tu as vu que il dit vite. Ouais. Mais non mais en fait, il a un problème quand, dès qu'il doit répondre à une question ou à quelque chose, j'ai remarqué ça chez lui même en réunion hein. Il nous fait des accélérations en mode... Non mais... Le... Ou je... ah, que... bon alors quand il a une chose à dire, il hésite si c'est vrai ou si c'est faux, il le dit à moitié. Par exemple, il va dire... Non mais c'est parce que c'est pas ce que t'as voulu... Enfin, ah, tu... C'est sûr que tu... Ok. C'est une bonne solution. Hein. Non. Pour enfin, moi ça fonctionne si... Une analyse de toi Kix. Oui, Zed. Je, je retiens Zen que je le connais aussi. Enfin, je retiens. Euh, on y va, on écoute quand même la version TikTok de ce John Lennon s'il vous plaît. Imagine on a big old la note. Bon ça va. Non, non il aurait pu. Ouais, c'est pu... John Lennon mais après sa mort. Ouais. <rire> c'est elle d'ailleurs, c'est Agnès. Ah, ah pardon. Écoute, écoute. C'est tatoué. C'est franchement mais si tu prenais des bons micros des bonnes voix un bon fond enfin que, que tu changeais tout ce ouais. <rire> serait <rire> ce serait joli bonne réponse pour cakes qui ouvre le bal on continue avec le deuxième never gonna never gonna, go. Ricas Ricaslay, uh, never gonna give you up I'm gonna let you down. Never gonna run around and Ça rend. Voilà, il faut dire tout le titre. Faut pas que j'ai c'est vrai, c'est pas une blague. <rire> là, <rire> là Kix, il aurait dit never gonna ce qu'il aurait dit Never. <rire> never. Non. Bon, euh, c'est qui euh, notre huissier de justice aujourd'hui C'est euh... à un nouveau. Ah. Euh, l'autre est parti à la retraite, oui. Maître Ruben est il parti savait, Oui, oui, ça avait pas parlé. Enfin. Euh, on l'a viré. Et Maître Gim c'était pas dispo. Non plus. Donc c'est qui maintenant Maintenant, c'est Christophe Mezwine. C'est moi, bonjour. Oula <rire> c'est lui notre huissier de justice. oui je suis le huissier de justice. Euh, Christophe Menuzi. Oui. et fils. Mesuini, monsieur. Mesuini. C'était pas menuzi. Je n'avais pas l'intention parce que j'ai une Italienne à côté de moi. Hein. Ah, c'est vrai Mais tu ah es mais, mais, mais oui. Mais enfin. J'ai bien demandé mon nom de famille comme ça ou calme sur l'entraîne. Ah. Mais oui, non. Mais tu t'as déjà vu mon nom, c'est italien. Ah oui, c'est vrai que quand ça finit par A. Oui, ouais, mais oui, oui. C'est vrai. Bon, ok, <rire> pas l'idée. Nevengen, met new nap. Nope. C'était sympa, mais c'était pas dans les temps au niveau TikTok, hein. You yeah. never gonna give, never gonna give, never gonna give. Never gonna Il n'y a, a aucun give, effort il n'y a aucun effort C'est un fantasme we'll so Je pense que le plus fort c'est ça quand même Ah, ils ils m'ont pas calé là où je voulais, mais franchement, <rire> mais ces ces versions, version orchestre, mais on aurait dit Mais, sais, mais déjà vous savez les vieilles instruments, ouais. euh, les vieux oui, instrumentaux que, que vous trouvez OK. <rire> ça c'est la fin de soirée. Déjà que euh, tu aurais dans ta musique euh, dans ta truc carton là euh, le, yeah. le le, le rou là. Euh, ceux qui vont dans le métro avec une petite valise à baffes Oui, c'est ça. Il... <rire> Mesdames messieurs, n'ayant plus de domicile depuis maintenant un an et demi, je vais vous interpréter cette musique. Merci de Never gonna let you down. Never gonna run around and around and hurt you. Never gonna say Semaine prochaine, j'essaierai d'être sur le rythme. Never gonna let you go. Oh là là, arrêtez, arrêtez vous faut finir ça. Madame, madame, on va vous débrancher internet. <rire> vous savez quoi, on va la garder sous la main. Je pense qu'elle va encore nous faire des pépites sur TikTok celle-là. Oui, oui, oui. On continue la suivante. Oui. Là, je Kicks. suis prêt. Kix, si tu trouves ça, je te paye à bouffer ce soir. Titre complet ou moitié Bah titre artiste. Et moi si je trouve... Bah toi, on se doute bien que tu vas trouver. Ok d'accord, je te payerai aussi à manger, c'est bon. Elle m'a menacé avec son bouton américain, d'accord. peur. Que... Il a peur pour son portefeuille. On écoute, on écoute. DCC, amena des lave. Bravo J'allais le dire. So Rend compte qu'on n'a même pas entendu la voix du TikToker. Attends. nous autorise à l'écouter quand même. Vas-y, okay, vas-y. Vas <rire> en fait, non. <rire> en vrai, ça va encore. Oh, il y a pire, il y a pire. Yeah. Yeah. Yeah. C'est bon arrête, arrête, arrête, je vais te péter ta gueule C'est une chanson de la bande-son des les Gardiens de la galaxie. C'est vrai, voilà. c'est vrai ça que Niveau des points, nous sommes à deux pour Maeva et un pour euh, Kix Ok, merci euh, Christophe Menuzi Enfin, maître, monsieur Mesuini oh là, ça va Je oh. <rire> n'ai pas eu votre diva C'est votre premier jour ici Et hey, sage, pas parce que vous êtes plus âgé que moi Eh hey, oh, et pepperoni Mais, On s'est calme, hein Vous êtes un vrai italien Je vais monter sur ton tabouret <rire> Faut qu'on vous raconte, Kix, cette histoire. Euh, on était dans un italien, je ne sais pas si c'était ce début de semaine ou la semaine dernière. Dans un restaurant italien, oui. Dans un, oui, dans un restaurant <rire> italien, il évidemment. Oui, non, il faut préciser, on ne sait jamais. Quand on dit, que... on va se faire un chinois. Euh, ouais, voilà, euh, <rire> nourriture chinoise, évidemment. Euh, bref, on était dans ce resto, et à un moment, le serveur a oublié de prendre son accent. Ouais. Donc ça veut dire qu'il nous servait « Ah, oh, mais oui, mais bien sûr, c'était une bonne chouette, ça, le Spritz sa parole, oui <rire> !» Avec ça, sur la pizza <rire> c'est vrai, mais c'était tellement fort l'accent Il en a eu marre, il a dit c'est tout, j'arrête Moi j'ai pas payé pour faire la comédie On a cru que c'était un sketch, parce que juste avant ça on s'est dit Imagine il rentre chez lui, après avoir tout, toute la journée ouais. fait le con en italien Il rentre chez sa femme et il me fait ma, Ah oui pardon, avec toi je peux parler normalement C'est <rire> ma merde, cette journée de merde, et merde. Ah, hey. <rire> Je connais pas mon accent C'est énorme Bon bravo Maeva, ça te fait encore un point ouais. On enchaîne avant le dernier extrait C'est bien de TikTok, il faut deviner le titre et l'artiste Ah c'est euh... Je sais pas, je la connais Iso Non Fais elle souffre là On a l'impression qu'elle sait quoi, c'est un truc et... Ah non, c'est Get Lucky Non Mais, moi j'ai pas d'idée, hein... Mais... C'est sur le rythme Il y a vraiment un rythme ouais, Où elle invente, là Je sa mère qui fait la cuisine derrière, en tout cas. Ouais. Et elle l'encourage, elle fait « Ouais, ouais Vas-y »« Ah, tu le tiens bien, vas-y » Elle a dit le titre. « Kiss me home !»« Kiss me !»« Kiss me !»« Kiss me !»« Ah oui !»« Katy Perry !»« Ah oh, bah c'est ce que j'ai dit, c'est l'iso !»« Non, non !» Oh. Personne ah. a pum, a pum. Pum. Oui c'est qui Mais je ne connais pas Oh, Bon allez Allez ça kiss Non euh, euh, Enquêtez D'où elle est pas Non on la passe sous le temps ici en plus Oh ça ne va pas vous aider ça Kiss euh. me boy Kiss me boy Allez je vous mets le refrain non, juste. We'll Kiss me boy Kiss me boy Pas boy we'll kiss, kiss me boy Écoute we'll Kiss me boy Kiss ah, me boy Moi j'entends Mort Mort Kiss me mort. Kiss me boy Where's C'est déjà 4 I Mmh. C'était très beaucoup sur TikTok à un moment mmh. Déjà 4 <rire> bon, Arrête des mauvais perdants Déjà 4 ah. Mais qu'est-ce qu qu'ils appellent Déjà 4 ah. Vous confirmez euh, maître euh, Maisuni euh... Déjà 4 euh... <rire> C'est pas le bon exemple Il <rire> oh, y a un répertoire dans sa tête <rire> Il est italien Mais j'ai pas pris les doigts C'est <rire> rien bon, coup, oui je confirme On sait euh, italien, espagnol ouais, C'était déjà 4. Elle est fabuleuse quand même J'aime beaucoup love, yes, oh oh la, say la la la la C'est toi aussi Allez ah, le dernier Et celui-là il va nous faire plaisir Je sens qu'on va l'écouter et que vous allez trouver la réponse Titre artiste C'est ce qu'on attend de vous Attention voici l'extrait qui vient de TikTok Yeah. I I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to patient that you're next non. to me You say it's Ah, late je vois. To it, ah, je vois. Je... Bruno Mars? And non. Non. you are attending. You are up for I out after <laughs> some oh, still stuck in that ah, allez, oh, allez s'il vous plaît. Even the sun sets. Si, Maroon 5. <rire> Et le titre Ah oh. C'est le point kicks. Maître Mesuinine, notez le point pour kicks. Ça fait. C'est <rire> Non, oh non, je fais pas partie de la mafia, ça va J'avais parti en biat kicks. Je ne dirai rien. Ouais. On sent qu'il y, y a eu un sous-doiement là. Non, mais non. Si, si. Qui ne qu nous ferait pas ça J'ai pas confiance. Monsieur, euh, maître Mésuini, vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. J'ai pas confiance à... en vous. Regardez un petit peu devant mes yeux. Je n'ai pas confiance en vous. Voilà, c'est tout. Franchement. Non, okay. non, non. Je, je vous l'œil, faites mm -hmm. gaffe. J'ai le droit de dire que j'ai pas confiance. Vous voulez donc mettre 1 m Oui, oui, oui. Ben, je, <rire> je... Oula Non, ça va. D'accord, je tire en vous. Je tire. Non, non, non. non. Merci, merci, c'est gentil. Attiré. Gentil, gentil. Oh non Non ça va, le coup est parti en l'air. <rire> okay, ma me... <rire> Maître Mesuni qui a gagné Alors c'est un dos C'est pardon C'est un dos deux. Égalité. C'est do un dodo, on va voir dodo. Egal, do ouais. Il est temps d'aller faire dodo. Il est Tant temps d'aller faire, faire dormir. dormir. Ouais, c'est ça que vous disiez C'était à genoux. Ouais. Ah. De deux dodo, ouais. Dodo, dodo. Merci. Vous êtes sympas. Alors. Quelle heure Allez 22h18 euh, 22h18 On note on fera jingle avec ça <rire> euh, Ce qui fait une égalité parfaite Une ouais, égalité parfaite Ah je sais pas comment Je pourrais vous départager Vas-y départage Comment est-ce que je pourrais vous départager euh... Ah je pourrais vous Moi-même vous chanter quelque chose <gasps> Ouais On va faire ça, vas-y. Il euh, faut que je vous trouve je une pas. chanson. Vous me laissez euh, 30 secondes Non Ouais, euh, je sais pas. <rire> euh... Allez, hop. Et nous allons pousser une décibels au maximum. Pour vous faire pénétrer au son des nouveautés dans l'autre musique. Ça c'est Jadoule, je reconnais. <rire> mais non mais j'essaie de trouver un titre dans mon répertoire pour vous le faire deviner, mais c'est pas facile. Ah oh vous êtes marrant. Ah si si j'ai trouvé, j'ai trouvé. Je vais, je vais vous le faire deviner. J'ai les paroles sous les yeux. Hop, attention. à blanc comme ça Ah bah oui. Oh à non blanc. non, ça va être horrible. non non vas-y à blanc. Oh là là, bon. A capella. When we were before. When you look in the eye. You're just like an angel Tu veux passer. Angel ou Robbie Instinct? Williams Non ça n'a rien à You skin make me cry. You float like the fodder. Bye creep. Oh creep de Radiohead. Bonne réponse de Maeva. Il oubliera ces jours, tous ces temps. C'est ça <rire> Oui. Ça, oui. ça, ça c'est le vrai titre. <rire> <rire> les bras autour du long direct sur TikTok. Oui c'est ça, exactement. Ouvre-toi un, un compte TikTok ce soir. Je pense soir. que c'est l'occasion d'installer l'application. Oui, tu es prêt. <rire> tu es fin prêt. Merci les amis pour cette émission félicitations Maëva Avec plaisir victoire. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir choisis. On revient évidemment la semaine prochaine en direct dès 20h. Yes. Toute l'équipe sera là. Il y aura même Antoine avec nous. C'est moi ah bon bon. Antoine, hein notre spécialiste tech qui vient de temps en temps dans l'émission, eh il sera là. Il va nous parler de toutes les nouveautés. Il s'est passé plein de trucs. Oh, C'est notre bif, le bif tech. Euh, voilà <rire> Ah, ça fait du bien de lâcher un petit peu <rire> des conneries Est-ce que c'était <rire> obligé Je n'ai pas oui. compris, J'ai vraiment pas compris Mais tu sais quoi, C'est pas grave On est là pour oublier tout ça, on se détend Vous restez bien là, on retrouve l'émission en podcast partout Vous tapez Jadoul la trappe Et vous pouvez nous écouter, merci de nous écouter De plus en plus nombreux en podcast, ça fait vraiment plaisir fait chaud, On hein. commence à monter dans les statistiques C'est vrai Oh oh, là là, oh, Je le sens bien A la semaine prochaine, bisous ciao, ciao. Bisous ciao. La trappe revient mercredi prochain